quelques instants, vous avez rendez-vous avec les grosses têtes de l'été, bien sûr, comme tous les jours. RTL, il est 16h. Les infos, Mélina Fachin. On vient de l'apprendre, le Sénat auditionnera jeudi matin le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, dans l'affaire Benalla. En attendant, à l'Assemblée, le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur se renvoient la balle. Michel Delpuech est toujours entendu par la commission des lois et Gérard Collomb était à sa place devant les députés ce matin. Tous les deux ont expliqué qu'ils étaient au courant qu'Alexandre Benalla avait frappé des manifestants à Paris dès le lendemain, le 2 mai, mais ils ont l'un et l'autre estimé que ce n'était pas à eux de s'occuper du problème. Le préfet Le préfet de police Michel Delpuech n'a pas mâché ses mots. Cette affaire, comme le dit la presse, n'est évidemment pas sans conséquence sur la préfecture de police. Fondamentalement, ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain copinage malsain. Le mot est lancé. Ce matin, Gérard Collomb, lui, a estimé qu'il n'avait rien à se reprocher. Il assure qu'il ne connaissait pas vraiment Alexandre Benalla mis en examen hier soir. Il ne savait même pas quel était son poste exact à l'Elysée et il ne s'explique pas comment cet ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est retrouvé dans la manifestation avec un brassard de la police. Le ministre de l'Intérieur assure par ailleurs qu'il a très peu parlé du sujet avec Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, juge cette audition consternante. Benoît Hamon, lui dénonce un insupportable tissu de mensonges Et à noter que devant l'ampleur que prend l'affaire Benalla, Emmanuel Macron annule son déplacement mercredi sur le Tour de France. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump se dit très heureux de ses relations avec la Corée du Nord. Plus d'un mois après son sommet historique avec Kim Jong-un, il n'y a pas eu d'avancée concrète dans les négociations. Aucune fusée n'a été lancée par la Corée du Nord en neuf mois, note Donald Trump sur Twitter. De la même manière, pas de tests nucléaires Toute l'Asie est heureuse, poursuit utile et lui aussi, visiblement. Et puis la France a un nouveau champion du monde en escrime, l'épéiste Yannick Borel a remporté cet après-midi la médaille d'or au championnat du monde en Chine. Le temps, demain, mardi, beaucoup de soleil encore sur la majeure partie du pays, des averses l'après-midi le long des côtes de la Manche. Et quelques nuages, également dans le centre et sur les Pyrénées. Les températures demain après-midi, 21 degrés à Cherbourg, 23 à Brest, 25 à Bayonne, 28 à Aurillac, Marseille et Nice, 29 à Ajaccio et Lille, 31 à Strasbourg, Bordeaux et Toulouse et 34 degrés à Nîmes. Mimosa. Mmh. Besoin de financer un projet en agriculture ou en alimentation Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur Mimosa.com La suite des arrivées des courses à Chantilly avec vous Claude-Pierre sentier Oui, Mélina, entraînée par euh, Fabrice Chassé, euh, maître de Toulède euh, a triomphé dans le quinté Combinaison gagnante 2-10... 6, 5 et 15. La quatrième course a vu la victoire d'un outsider. Le 7, Mon Argent, 30, 10 gagnant et 6 40 placés. Deuxième, le 5, Princesse Gold, 2, 60. Troisième place pour le 2, Fourir, 80, devant le numéro 4, Sandissime. Dans la cinquième course, la favorite s'est imposée, la as, Lyon, associée à Amélie Foulon. Il y avait 4 contre 1 en code finale. Deuxième place pour le 9, Imaginary Mauve, 5 contre 1. Troisième, le 5, Vatlana, 13 contre 1. Et quatrième place pour le 6, Astrasem, à 14 contre -un. Merci, Claude, il est... 16 h minutes sur RTL. Tout de suite, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier et avec vous Peggy. Bonjour. Oui, bonjour Mélina. à tout à l'heure, 17h pour un prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure. Et en effet, c'est parti pour deux heures de rire. Les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier. Ce sont les meilleurs moments. Retour le jeudi 4 février 2016. Il y avait entre autres aux côtés de Laurent Ruquier Isabelle Mergaud, Laurent Baffy ou encore Michel Drucker. Une autre question qui nous emmène en champagne, cette fois. Et la question permettra peut-être à Mme Luco de Tonnet-Charente de toucher 300 euros. Ça fait penser à Tonnet-Chardenne, aussi. Ah non, mais ça bon. n'a rien à voir. Tonnet-Charente, c'est ton Charente-Marie-Chel. Stone, Stone, tu l'as baisé, toi. <rire> Plusieurs fois. Michel... Hey, mais c'est une institution. Quand on pense qu'il a bouffé le cul de maïté, c'est incroyable. <rire> Un jour, je l'ai vu passer, je lui ai dit, tiens, tu t'es laissé pousser la moustache Il dit, non, j'ai travaillé avec Maïté. <rire> je dit, Jeanne Calment, il a été la voir à l'hospice à 120 ans, il est reparti pour oui. 23 ans. C'est pas bien. une que t'as, chargement. j'ai connu Jeanne Calment, chez elle. Arles. Elle s'est faite avorter même après. <rire> elle a fait sauter le gosse. <rire> Je, je lui ai amené son string pour son 102e anniversaire. Je peux poser votre question sur oh, la champagne quand même. Et je vais vous le... demander le nom d'un grand cru de champagne, justement. Et chaque année, on envoie d'ailleurs une cuvée à la famille de Winston Churchill. C'est d'ailleurs le 15e millésime de cette cuvée qui porte le nom de Winston Churchill depuis... 40 ans, c'est un rite immuable car ce champagne faisait partie des champagnes préférées ah, du ouais, Premier bah... ministre britannique. De quel champagne C'est le Paul Roger. Bonne réponse de Franck Olivier Dubert. Et, et, et, et, et le drapier, c'est le général de Gaulle. Ils et, ont chacun leur champagne. Ils ont, et, ont tout le, tout, chacun sa marque. Le Paul Roger, c'est une marque que je ne connaissais pas. Jean-Luc Léa, il boit du 8000 louis. <rire> non mais Paul Roger, c'est bien alors. Ah oui, très Excellent. Achetez-en. On, Achetez on, on bon. connaît Laurent Perrier, on connaît... Euh, La voilà. bah, Laurent Perrier, c'est top. Évidemment. Ruinard, canard. Du et Bollinger, c'est pas mal non plus Bollinger, ouais. Moi, Canard WC Le grand siècle Michel, là, mais... toi, ton préféré, c'est Beuf Clito, toi <rire> Combien de litres de ce champagne préféré de Winston Churchill se sont retrouvés perdus à jamais parce qu'on ne mettait que les initiales de Winston Churchill et WC WC Et boum, voilà <rire> Paul donc. Roger, donc, la maison favorite de Winston Churchill, vient d'inaugurer d'ailleurs de nouvelles cartes. J'ignorais Ça, c'est assez incroyable. On nous explique dans ce papier de Roger Porto dans le Figaro, on nous explique qu'il y a des personnes qui viennent tourner À la main les bouteilles, les cars, euh, voilà oui. régulièrement. Ce qui se fait pratiquement plus, c'est une opération euh, très délicate qui ne se fait pratiquement plus à la main. Dans d'autres grandes maisons, on a évidemment euh, utilisé ce qu'on appelle des gyropalettes. La gyropalette oh, a été inventée, c'est-à-dire que euh, la, la, la, les palettes font tourner elles-mêmes petit à petit euh, les bouteilles, tandis que chez Re, euh, Paul oh, Roger, oui, oui. on continue à Mais venir tourner. Les Pour les dépôts. Comment ça pour les dépôts Et ben Pour pas qu'il y ait un dépôt Il y a un, un quart de tour, de oui, tour, oui. Quart de tour champ... chaque année. Il y a des dépôts dans le Champagne Bien sûr, il ouais, y a non. du sucre. Comme ouais, tout, oui, oui. Bah euh, mais d'arrêter de, les... de me dire oui comme bien sûr. Vent, oui, y en mais attendez, oh oh, ça va, euh, je me suis dit. Des... Pas, pas ce ton méprisant quand je ne connais pas quelque chose que... et que j'avoue, et que j'avoue ma... mon inculture. Alors ça va. Tout le monde a vu dans le vin qu'il y a toujours du dépôt. Évidemment <rire> Est-ce que vous saviez que dans le champagne, il y avait des dépôts Le Il ah y, y en a quatre quatre le savaient. <rire> Et arrête avec tes évidemment, toi parce que tu veux la prendre. <rire> ah non, mais qui je... savait mais que mergo était conne <rire> Ah, quand même plus de mains se lève. <rire> non mais parlez mais sur vrai que autre Vous autre êtes temps, susceptible, Isabelle. Je ne supporte ah ouais. pas quand j'avoue mon inculture que quelqu'un quelqu s'engouffre dedans, en disant bah oui évidemment, Ça va, c'est bon. Après, elle qu'elle est seule. Elle supporte pas qu'on s'engouffe. <rire> bah reste toute seule, ma grande. Non mais Isabelle, mais non, mais vrai, on se moque pas de nous. Mais je suis pas, je suis pas, non, je suis pas susceptible, mais il faut pas qu'on me fache. Non, non, non, non. Encore un titre de piège. Je suis pas susceptible, voilà. mais il faut pas qu'on me fache. <rire> Non, un petit peu quand même, vous êtes un peu sous Voilà, un peu sous on peut Mais dire du... J'ai jamais compris ces expressions soupolé. Tu connais pas sous Oh la <rire> connasse Les grosses tapes de l'été Avec Laurent Ruquier De 16h à 18h sur RTL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 Il était une fois Nathalie, une petite fille heureuse. Elle passait ses vacances à la ferme chez ses grands-parents. À 15 ans, elle a des problèmes de poids. À 35 ans, ça s'accélère pendant 10 ans et elle prend 11 kilos l'année dernière. Et puis, il y a 8 mois, Nathalie fait comme j'aime. Nathalie, combien de kilos vous avez perdu J'ai perdu 37 kilos avec comme j'aime. Alors profitez d'une semaine gratuite. Appelez le 0800 507 507, 0800 507 507 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Excellent après-midi à l'écoute des grosses têtes de l'été, ce sont les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. Alors on reste en 2018, c'était au mois de mars. Avec Laurent Ruquier, il y avait ce jour-là Ariel Dambal, Elie Semoun, Pierre Bénichou, Gérard Jugnot, Gad Elmaleh et Olivier de Carsozon. Quelle était la particularité de l'archéoptérix l'artéo l'artéo térix <rire> non c'est une artéo térix retournez, retournez, des des retournez chez le pharmacien prenez-en trois boîtes hein. non non l'artéo est, est, est un oiseau un volatile ah oui. qui, qui avait un bec et des dents mammifère et c'est un mammifère alors c'est quasi ça ah, c'est quasi le, ça C'est le premier quoi C'est le premier C'est le premier volatile. mammifère volant. Oui, mais mieux que ça. Le volatile. premier... Non, pas... Mais non, justement, un volatile, ça ah. vole. Alors, c'est le premier. Elle a carrément la réponse, hein, quasi la réponse. Bah, ah bah oui, j'ai tout C'est l'animal... Pas mammifère. Le non, mar... c'est un ovipare. Non, mais c'est le premier... Bah. animal de compagnie, hein, ah, c'est <rire> <rire> Non, l'archéoptérix. C'est le premier ah, oui. avion Pardon, c'est le premier non. avion. Mais non, non non, il marchait à quatre pattes et puis. Mais euh... oui, C'est le fils d'Astérix. Non, l'archéoptérix, c'est ouais. le premier. Mamoufette. Le, le, le premier dinosaure ah, à dinosaure. voler. Oh, Bonne oh, réponse d'Olivier de Kersevant. Et oui Non mais alors alors alors qu'est-ce qu que vous entendez par dinosaure Oh ben j'entends par oh. dinosaure. Ah non non, non. Alors regarde Olivier de Kerzowon et tu sauras ce que c'est. <rire> Tu te prendre une volée toi Ah ouais, Oui. Ouais. Ça croyez-moi, il y a, a peut-être des dinosaures ici mais écoutez, ils volent, ils peuvent voler jusqu'à oui, vous. Méfiez-vous monsieur. Oui. Ouais, Et alors l'artériostérix, la il, il a il a disparu. C'est pas c'est pas l'artériosclérose. À quel à quel à quel C'est un nom de médicament que tu viens de donner Combien de millénaires L'archéoptérix, oui, L'archéote Mais moi, je l'adore cet oiseau. <rire> je je vois très bien. Il beaucoup Il faut une grande cage. <rire> L'archéoptérix vivait il y a 150 ah, millions d'années. Voilà. Oui. Ah, maintenant il n'a plus ça a été le premier dinosaure à voler il y a 150 millions, millions d'années. Il était ah, grand, non On a retrouvé ah bah oui, il était ouais. très grand. Il pouvait pas se poser sur le balcon de... comme le pigeon ramier. Il y en, de... en a dans Jurassic ouais. Park, d d voilà. Il y en a dans Jurassic Park. C'est le premier dinosaure à pratiquer un vol actif. Ce qu'on sait pas en revanche, c'est ça il va falloir faire des études sur les ossements qu'on a retrouvés. Ouais. Ce qu'on ne sait pas encore c'est si volait en s'élançant, si vous pouvez prendre son, ouais, son envol tout seul, ouais. ou si volait en partant de ah. haut. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça me donne vraiment envie de rentrer à la maison et de faire des recherches. Vraiment. Non, mais parce que... oui. non mais sérieux, je... Quand je je, je un traite... chier à 300 mètres d'altitude, euh, t'avais une voilà. belle douche. Hein. <rire> Non, parce qu'il a, il a, il a, des trucs de 300 kilos, il, il a des, il a des pattes comme un lézard hein, ah, avec ah, des oui. griffes. Ah, oui. Et ouais. mais Le en même temps des... il bondit. Ça va si un... c'est une aile volante ou si c'est un avion euh, voilà, Exactement. exactement. Est-ce qu'il pouvait décoller ou simplement oui. il pouvait tomber en volant non, Il, il pouvait pouvait faudrait, faudrait essayer de retrouver les boîtes noires. Il, il pouvait <rire> décoller. Ouais. Les 11 squelettes d'archéopteryx répertoriés vont nous aider ah, à, chine, à savoir grâce au synchrotron. voyez. C'est ouais. ce que c'est que le synchrotron. Bien sûr, bien sûr. C'est le 14 mars, le synchrotron. Non, le synchrotron, Gérard. Ah, oui. C'est un accélérateur de particules d'environ 320 mètres de diamètre oui. qui génère des rayons X très intenses et qui vont nous permettre de déplier virtuellement les trois squelettes et d'étudier leurs caractéristiques osseuses. Ah, Voilà. Et on saura exactement comment ils se servaient de leurs ailes, les archéoptéryx, ouais, voyez-vous. Ouais. On saura ça quand oh, <rire> Ça vous intéresse vraiment Ah oui, sûr, ah ben oui. Ça me mais mais moi, moi, je connais même le type qui a inventé l'accélérateur de particules. Ah oui, allez-y. Oui, oui c'est un physicien qui s'appelle Pepino Di Junio. Voilà. Junio Oui. Ah ben oui, comme, comme toi. Ah oui. Elle a tu pas te... bien qui m'accélère la particule, <rire> moi, de oui Donc, Pepino de Junio. Oui. Non mais Totalement ah, je n'invente pas, vous allez voir l'inventeur <rire> la, de l'accélérateur la, de, de, de particules hey, et il a bon inventé frère. aussi un ordinateur qui s'appelle la 4X et qui euh, est à, à Beaubourg. Oui, voilà, c'est le premier, la CATRIX. Pas avec l'accélérateur de particules, est limité à 80 euh, maintenant. <rire> ah oui ah oui, c'est terrible. Et donc vous pensez qu'on n'aura pas tout de suite les non. résultats sur ces archéoptérix magnifiques oiseaux, premier dinosaure qui n'étaient pas tout à fait des oiseaux, mais qui ont volé, en tout cas. Comment faisait-il pour s'envoler On le saura d'ici quelques mois. Ça prend quelques mois seulement, Gérard. Dès que j'ai la réponse... Ouais, C'est si un, un suspense quand ah ouais, même. Vous ouais. pensez, je, je, ouais. je, je, je n'y manquerai pas. Hein. Bon, écoutez, puisqu'on est dans les, dans les animaux qui oui ont disparu et dont, dont nous descendons tous, il y en a un qui s'appelle le sélacanthe, chers amis. Ah oui oui, ça, et connais. qui est le premier batracien avec des, des, des, des, des branchies extérieures. Qui sort de l'eau et qui marche Ah oui. Le premier poisson qui marche et qui grimpe aux arbres, ouais. eh bien, il s'appelle <rire> oui. le célacante. Absolument. Il faut arrêter de prendre des produits. <rire> <rire> Écoutez, la prochaine fois que vous allez chez votre pharmacien, reprenez pas d'archéoptérix. Vous avez dû prendre toutes les boîtes en même temps. C'est la canton en suraud, oui. ça fait... je, je fais, je dis quelque chose de très important. Oui. La oui, salle, oui. la oui. salle des espèces disparues, hein, euh, euh, oui, bah, perdu au musée des sciences naturelles. <rire> la salle des animaux et des espèces disparues. Faisons attention à nos espèces. Absolument. beaucoup. Mais, Moi j'ai perdu 100 000 comme ça. Mais ah. Voilà. Et, et chaque jour, il y en a un peu moins des espèces disparaissent par Tous exemple le oui. merveilleux aigle condor comme ça oh, bah, non, non, il, il a disparu celui-là il a disparu non non et, et, alors, et voilà, nous que sommes est... responsables. – Est-ce que c'est tragique qu ?– Oui, c'est tragique. De... Oui. Moi, l'idée qu'une espèce ne... ne... – Mais ça, exister, ça. Mais l a toujours existé, ça. – Mais l'homme a passé son temps à tuer les animaux. – Oui, parce bien, nous bien, sûr, le bien sûr, bien sûr. – Et quand, alors, quand les animaux les... ont passé leur temps à essayer de bouffer les hommes. – Bien sûr, bien sûr. – C'est la guerre, si on la gagne, tant mieux. – C'est la guerre. – Pas nous faire chier. – Il y a eu trois espèces qui ont disparu. – Non, il y en a pas trois, il y en a des millions. – Des millions d'espèces. – Mais oui, mais c'est trop beau. – Et remettez les loups et les Eh les petits points, les petits moutons Bande de con <rire> Je pense qu'on n'aurait pas dû le réveiller. Retenez-lui son archéoptérique c'est qu'on n'en parle plus. Hein. RTL Les grosses têtes de l'été Song Super Tramp à l'instant sur RTL.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 Chez Castorama, vous avez tout à gagner pour vos projets. Et oui, en ce moment, c'est notre grand jeu, le jackpot de l'été, avec plus de 200 000 euros de lots à gagner et des gagnants tous les jours dans chaque magasin. Alors rendez-vous vite chez Castorama pour tenter votre chance et participer au grand tirage final du jackpot de l'été pour peut-être remporter une cuisine posée ou une salle de bain posée. Castorama, ensemble, on peut tout faire. Jeu valable du 13 juillet au 20 août, Voir règlement en magasin. Liste et horaires des magasins sur castorama.fr. Oui,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 RTL Une question. Chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous avons au téléphone monsieur Alban Soto. Bonjour Alban. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous habitez Paris 13 e Vous faites Top du Nord... basket <rire> <rire> <rire> que Vous que mangez du trop. riz, Soto Alors... <rire> <rire> ah oh 13 e <rire> arrondissement <rire> C'est vrai qu'il habite Paris 13 e ah Vous avez oui. raison, il mange du riz, Soto. C'est très bien Isabelle. Je vous en prie. à votre va... service. Alban. <rire> <rire> Alban, oh, oh, Alban va peut-être partir un week-end à l'hôtel Ermitage Barrière de la Baule. Ça, c'est assez oh, chouette. Ah, Sacha Guitry. Ah, ouais. ah non, ce n'est pas, pas Sacha Guitry la réponse. De toute façon, on laissera 10 secondes à Alban avant vous pour tenter de trouver la réponse à la question <rire> qui va venir. Mais laissez-moi vous parler de ce week-end. En chambre prestige mère suite même prestige mère wow. pour deux personnes oh là là. face à la plus grande baie d'Europe la magie de l'hôtel Hermitage Barrière mmh. vous attend petit-déjeuner dîner au restaurant étoilé du relais château Castel Marie Louise ah. déjeuner au restaurant oh. de l'Eden Beach oh euh, des jetons pour aller au casino Barrière La Baule Combien deux soins par personne au spa éphémère de l'hôtel Hermitage Barrière bref Un joli week-end, même un green offert oh par personne, un green fee par personne au golf, si vous jouez au golf, 45 trous au total. Plus oh qu'ici. Il va pas s'ennuyer. <rire> ça va faire un beau week-end. <rire> sur le golf international, barrière Carles, à, beau, euh, à la balle. Alors attention, <rire> voici la question. Alban Soto, êtes-vous prêt Je suis prêt, je vous écoute. Monsieur Alan Ostas a fait ça discrètement, voilà pourquoi peut-être on n'a pas retenu son nom. Et pourtant, qu'a fait d'impressionnant, Monsieur Alan Ostas. Ah, moi je sais. Comment vous dites Ostas? E-U-S-T-A-C-E, -E. voilà. <rire> ça sent la recherche Allez, sur Internet. Euh, C'est quand même ah un super week-end, je pense que C'est sur sur le, le deuxième de Google et il a sauté, ouais. euh, il a battu le record de Philippe Baumgartner en voilà. sautant euh, de je ne sais plus où. Euh, bah, de, de 39 km. Euh. Ah oui, il a battu le record oui, Il ouais. a sauté combien de kilomètres ouais. 41. 41. 41 kilomètres bravo. bravo Sans capsule Un il, s... <rire> il a effectivement fait un saut depuis la stratosphère de 41 km au-dessus du sol du Nouveau Mexique. D'ailleurs, le, le même endroit, même endroit qu'il avait choisi. Je crois que c'était un Autrichien, son ouais, prédécesseur, ouais. Euh, Monsieur, est... Monsieur Baumgartner. Sauf que lui, alors il l'a fait vraiment ouais, sans capsule. Ah, lui, il est parti carrément avec un ballon euh, ouais. gonflé. Ah, à... puis surtout, il l'a fait discrètement, quoi, ouais. sans sans sponsor. L'autre, souvenez-vous, c'était Red Bull. On n'arrêtait pas que, de parler. Mais ou ceux d'avant, là du 11 septembre, qui a fait tout un foin. <rire> non, là, là, franchement, je trouve ça bien de faire ça discrètement. Oui. Même sans... Mike Brown, c'était pas très discret. <rire> sans sponsor, sans faire euh, beaucoup de publicité. C'est une fois qu'il l'a fait, qu'il a prévenu euh, les médias. Puis, oui, mais alors il physique. le fait d'abord et il prévient la presse après. Oui. Donc, comment est-ce qu'on est sûr qu'il l'a fait a filmé. Parce qu'il avait, facile. Qu il avait quand même des officiels mmh. sur place pour vérifier que le record soit homologué. D'ailleurs, il a battu le record de Félix Baumgartner en hauteur, c'est-à-dire qu'il a fait euh... 41 km mais il ne l'a pas battu en vitesse. – C'est bien d'être discret, moi. Ah oui. Moi, j'ai couru le 100 mètres en 9-22, j'en parle pas, tu vois ce que <rire> j'ai <je> dit. <veux> – <rire> Albon, ah, vous allez partir à la Bôle, vous connaissez ah. C'est super. Alors non, je connais pas, mais j'adore les hôtels barrières. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir un autre hôtel. Comment ça, vous adorez les hôtels barrières Vous avez l'habitude de les fréquenter Putain, on fait même ouais. pas gagner un pauvre. Enfin. <rire> oh, <putain. rire> j'adore les hôtels barrières. Ouais. Ah, ah c'est enfin, dégueulasse. Alban. Ah, si j'avais su, j'aurais donné la réponse avant. Mais c'est vrai, vous allez souvent à l'hôtel Ah non, non, pas souvent, je suis allé une fois à Dinard, on m'avait offert ça pour un cadeau, et je trouvais ça génial, du coup, Ah, très ah bon, vous me rassurez, parce que alors, si vous êtes blasé, alors ça devient plus intéressant. Quand on vous aura envoyé à Libye, c'était plus aventure. Depuis... <rire> Voyage <rire> en terre inconnue, alors, bon séjour là-bas, à la Môle, dans ce magnifique hôtel l'Ermitage Barrière. On vous applaudit, allemand. Super, merci beaucoup. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été, sur RTL. Laurent Ruquier, Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô patron, bah là, euh, chez Lidl... Euh... Arrête de chipoter là Eh ben justement, en ce moment les doux chipolatas aux herbes, ils les font à 3,99€. Moins de 4€, moins 20% les chipolatas Ah oui, ça fait 34 centimes la chipolata de porc, origine France. Alors pour notre barbecue, ça serait... Oh la barbe J'annule le barbecue Ah oh bah je suis mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Barquette de 660 grammes, 6,05€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 31 juillet. Pour votre santé, bougez plus. Chef d'entreprise.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 Et d'ici là, rions jusqu'à 18h avec les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier, on rit, on se cultive et on chante également. Une question pour Pascal Ader. Jean Renard aura 85 ans en décembre prochain. Happy birthday hey. to you, Jeanneau. Non mais c'est en décembre prochain, on attend. Bien. Ouais mais ça ne se plus là, donc on ah. l'anticipe. Oui absolument. <rire> on il nous écoute peut-être, Monsieur Renard. Eh ben il en profite pendant qu'il est vivant. <rire> <rire> en tout cas, je peux vous dire qu'il touche beaucoup d'argent, Monsieur Renard. Ah, oui. Alors, il a gagné au loto. En tant que compositeur. Avant de présenter Laeticia. Parce que je pense que je sais pas. Si la connaît, je sais pas si la connaît, mais justement, justement, Jean ah. Renard, on lui doit peut-être une des chansons les plus connues du répertoire français. Laquelle Oh Marie. Non, ça c'est. Ah écoutez, c'est marrant que vous parliez de cette chanson-là, Oh Marie, parce que c'est pas du tout euh, les auteurs habituels de Johnny Hallyday, Oh Marie. C'est de Palmas. Alors, de Palmas oui. oui. Je sais. Et ben alors, de Palmas, c'est pas Jean Renard. Et Jean non. Renard non, fait... Je savais pas que c'était de Palmas, mais je savais que c'était pas les auteurs habituels de Johnny. Mais il a fait une chanson de Johnny. Non oui. Ah d'accord Jean-Jean, c'est Que je t'aime, que je t'aime Derrière l'amour ah. Derrière l'amour La bonne réponse est d'Isabelle Mergo, <rire> que je t'aime Allez, pas un petit peu du côté droit maintenant non, Jean, non, Renard, je quand même, Jean Renard, il a fait Que je t'aime. Il a fait J'ai un problème pour uh, Johnny euh, et, un problème et Sylvie. Il ah, a oui. fait Un flan aux œufs la semaine dernière. Non, il a fait La Maritza aussi pour Sylvie ah, oui. Maritza. Il, ah, il a fait 2 Marie. minutes 35 de bonheur aussi, et la chanson qu'elle interprétait, oui. Sylvie, avec Carlos. À Carlos. Ouais. Il a fait toutes les chansons de Mike Brandt aussi, Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi tomber. Et il, a fait... <rire> il a fait la chanson de... de... de... La <rire> Laisse-moi Laisse tomber Du septième étage Rika <rire> Zaraï C'est ça la France ah ouais, ouais. Et c'est aussi Jean Renard Le cul dans la bassine ah. Ah. Mais il écrit encore Jean Renard Oui à la sécu souvent <rire> C'est un bel hommage qu'on qu lui rende son ouais, vivant. Ouais, je trouve ouais, que ouais. c'est au moment où on parle de l'héritage des chansons de Johnny et évidemment des droits mmh. qu'il y aura autour des chansons. C'était <coughs> bien quand même d'évoquer euh, l'héritage de... En plus, il est chanté par Que, de... que je t'aime, c'est une chanson qui a été interprétée ah, oui. partout dans le monde. Ouais. En Russie, tiens. <coughs> au Japon. Au Japon. Og det har du måske også. Og det har du måske også. Og det har du måske også. Og det har du måske også. Og du måske også. Og det har du måske også. Og det har du måske de! det har du det har du måske også. Og det har du måske også. Og det har du måske O Og det har du Oh, photo de l'air, ouais, ouais, ouais. ah, ah, voilà. ça... <rires> hey c'est pour ça. C'est pour ça que vous nous avez manqué l'Augéria. C'est cette façon qu'on a de voyager grâce à l'Augéria. Ah, euh, ah, oui, Et ah, oui, en ah, ah, chti, ah, que je t'aime, en chti, alors. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et quand même, rendons hommage ka au pays natal de Johnny, car on en parle comme s'il était français, mais rappelons qu'il est belge, Johnny. Mais dame la douce, c'était. En Belgique, que je t'aime. « Oh, je t'aime, c'est bon, Quand je, je t'aime, quand je t'aime, quand je t'aime, <rire> moi, je t'adore même. Pour ça que je dis « je t'aime bon, », c'est pas « je t'aime, que je t'aime », c'est « quand je t'adore <rire> ». Tu es pour moi comme une étoile dans le ciel. Et fiscalement, n'oublions pas son pays fiscal, la Suisse aussi, tout de même. <rire> « je t'aime. <rire> » Que jo t'aime, que jo t'aime, que jo t'aime. Que je t'aime, <rire> que je t'aime. Il nous reste évidemment pour faire plaisir à Brigitte et Emmanuel Macron, qui quand même ont fait un bel enterrement à Johnny et qui reviennent d'Inde, la version Bollywood de Que je t'aime. <rire> Ha <laughs> ha Yakrou les gavin moss à l'instant My Life is going on, le générique de la série La Casa des Papels. à voir absolument si ce n'est pas encore fait. La suite des grosses têtes de l'été sur RTL avec Laurent Ruquier, du rire, du rire et encore du rire, c'est jusqu'à 18h. Voici un extrait de l'émission du 16 février 2018. Une autre question pour Hélène Dubois qui habite Sablé-sur-Sarthe. Sous quel autre nom connaît-on mieux la famille Jondrette ben ça, Ah, la, la famille tuyau tu, tu, de poils oh, C'est <rire> un fait... Je dit Mais je vrai. pense qu'à ça, C'est un fait d'hiver C'est pas parce que. C'est pas parce que votre père est reparti avec Colette oh. La famille Jondrette La famille c est, c est Jondrette C'est un fait d'hiver Un fait d'hiver, on peut pas non. dire ça C'est des, -ce de ce ce des héros de roman. Des héros euh, de roman, Oui et de fiction ah, cinéma Aussi. Aussi. Donc c'était d'abord un roman et ensuite au cinéma. Plusieurs fois au cinéma, d'ailleurs. Ah. Plusieurs fois. La famille, vous dites que un roman La famille français. Jondrette. Oui, français, bien sûr. Jondrette. Jondrette. Alors, ah oui, c'est français Ah oh bah oui, Jondrette, c'est oui, pas américain. c'est pas, ah, pas la famille dans un long fleuve tranquille Ah non, ça c'est gros, il euh, des ouais, rien ouais. eh rapport avec le les gendarmes, tuches, les gendarmes. C'est pas les tuches. Les tuches, non. non. Le roman date de 1862. Ah oui, ça vient 1862. de l'auberge rouge, l'auberge rouge. la famille, famille Fenouillat. Dans les Misérables Est-ce que c'est pas dans Stendhal Dans Stendhal comme vous dites Non. Dans la famille Jondrette c'était des, des gens du Nord Non, en région parisienne. Ah bon Et donc là, en fait, c'est pas des sur... gens de l'Est, alors non. on est sûr. Le, On cherche des <rire> de Pardon On cherche leur nom, euh, donc... Oui, sous quel autre nom connaît-on la famille Jondrette Pourquoi on les appelait pas les Jondrette s'ils s'appelaient les Jondrette On ah, les a voilà. appelés les Jondrette pendant un temps, mais c'était pas leur vrai nom. Les Angots Non. Donc ils ont pris un, un pseudonyme. Exactement. Donc ils fuyaient quelque chose. Non, ils fuyaient quelque oui, chose. Oui madame. Oui ils fuyaient. Ils étaient un nom après la... À la terreur après la. Non, il n'avait pas de nom allemand. Les Louis XVI. Louis XVI, non. Les Jondrettes. Oui, oui, oui, oui. Ils ont fui loin. Des... Ce sont des loin. aristocrates qui se sont cachés sous pas un du autre tout. nom. Non. Ce sont des. Je ils ont sont fui fond. très. Ils ont fui très loin de. Ils ont eu le temps de faire <rire> beaucoup de, de kilomètres. Ils ou... Vous l'écoutez beaucoup, Bernard, <rire> <rire> <rire> C'est parce qu'il a le casque de travers. Bernard, <rire> ça ne fait pas sérieux, Bernard. Bernard, mais, mais tu me dis qu'ils ont fui, mais loin, ils ont fui. s'ils ont fui. Attendez, ils ont fui. <rire> oh, oh, oh, fui. Est-ce que ce sont les héros d'un auteur français Oui, monsieur. Bien. D'un auteur très connu. Oh oui madame les Zana, la biche, De la les biche. Rou les rougon macquart Les rougon macquart non, non. C'est pas la biche. Non plus. C'est pas Victor Hugo. Oui, madame. C'est Victor Hugo ah, ah, Les Ténergiens Les c Les, les, c les, ténardiers. les ténardiers, oh, Évidemment C'est -ce les C'est long, les misérables, et on retient les Thénardiers, mais après, ils changent de nom, ils les Thénardiers. Bon ils s'appellent euh, les Jondrettes, les Thénardiers, ils habitaient à Montfermeil, hein, dans leur auberge, euh, quand euh, ils avaient encore, évidemment, euh, la pauvre Cosette, euh, et les deux sorts, Éponine et, et Azelma. Il <rire> y avait un fils, comment s'appelait le fils Thénardier, et ça laissera une deuxième chance. Joseph, Hugo. Non, non, non, non. non. C'est un, un prénom encore une Car le couple Thénardier a deux petites filles, Éponine et Azelma, oh. mais aussi un garçon qui s'appelle. C'est pas Marius. C'est pas Marius. Gavroche. Mmh. Gavroche. Oh, oui, Bonne réponse oui. oh, oui, oui. de Bravo. On oublie que Gavroche oui, était aussi un fils Thénardier. Et elle est allez, une troisième chance allez. pour notre auditeur. Bah, attendez. Parce que je suis comme ça. Ah là là, ah là et et, et au fond, ça prouve qu'on connaît pas si bien les misérables de Victor vous Hugo. Vous pourriez nous faire le père Thénardier, c'était Bourville. Mais Faut moi, j'ai le... demandé si c'était dans les misérables. Hein. Comment s'appelait les Thénardier oui. Le prénom des Thénardier. Ah Jacques et Michel ah, non, Edouard. Edouard. Oh. Edouard. Elle est obsédée cette meuf. Jacques et Michel. Jean Michel Ténardier. Ça fait une troisième chance pour notre auditeur, euh, oui. Maurice. C'est des, des prénoms qu'on utilise Yvette. Les prénoms des Thénardiers, sont... il y avait Madeleine. Est-ce que c'est -ce est aussi répandu que Eponine, par exemple <rire> Eh ben, c'est encore moins fréquent qu'Eponine. Ah, oui, oh, oui. Est-ce que non. vous connaissez quelqu'un qui porte ce prénom personne. personne. Personne. Ah ben voilà. Ça serait encore Et moins quel fréquent. Quelqu'un qui aurait été... envie de le porter. Personne. Ah, Zézette. Zézette. Un, un nom de fleur. Personne... Franchement, je souhaite ça à personne. Ah, <rire> euh, c'est genre Chardon. Ah. Genre, euh... Vous avez vraiment envie de faire un chèque de 300 euros Couillu quoi. ou un truc comme ça, c'est un peu vulgaire. Comment ça plaît Se prénommait les Thénardier dans les Misérables. B Bousine euh. Non ah, Mais comment vous voulez qu'on trouve un prénom non qui n'a jamais boudin. été Télébantine. Télébantine. Oh, bah, Ça, c'est la fille de Cécile Duflo. Pourquoi vous ne le souhaitez pas le, le, le, Parce la... qu'il ne s'est pas sympathique. Je ah, souhaite que ça arrive à personne, ça, franchement, ah, pas bon, joli. ce nom-là. On -ce va que dire ça, les noms de médicaments. Est, est non, alors, à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Pétoncle ah. C'est un, un nom composé Un prénom non, non, composé non. Non. Ah furoncle Vérus, verus. Panari Ténardier. Si vous aviez lu la page Les savoirs inutiles, donc totalement indispensable ah, du magazine néon, néon. Ah. vous le sauriez ah, donc c'est un nom dans poule parce qu'en fait au départ c'est la première question que je devais vous poser et en vérifiant parce que j'aime bien vérifier mes sources en vérifiant l'information dans néon c'est là que j'ai vu aussi que les thénardier s'étaient appelés ensuite les ouais, jondrette que j'ai vu que gavroche ce que j'avais totalement oublié que j'ignorais gavroche Il était aussi le fils Thénardier, ça franchement j'avais oublié ça. Et oh en plus, alors quant au prénom des Thénardier, c'est la première information qu'on nous donne dans Néon. Euh, attendez, est-ce ah. qu'on peut trouver honnêtement ou est-ce que c'est ah oui oui c'est trouvable. Est-ce que c'est un Est-ce que est le, pr le prénom est un adjectif Il vous reste 30 secondes. Ça colle plus à la mer ou à la terre Comment ça hein? Son prénom à la plus Ça sonne plus terrien comme prénom Est-ce ah que oui. ce sont des prénoms qui ont un petit... Je comprends pas votre non. question. Non, non il dire... Moi non plus, donc. Euh... Est-ce que ce sont des prénoms qui ont des petits diminutifs <rire> Ah non, ça... Non. non plus, plus court que ça, on peut pas. Ah Ah, ah. Ici Fout. Viens là Dégage Fais à vous <rire> Non, pipi, et couillette, Pardon, couillette. pipi et caca. pipi et caca. Voyez Monsieur Victor. <rire> attendez, attendez. On s'arrête deux secondes là. Vous voyez Monsieur Victor Hugo en train d'écrire Les Misérables, qui s'emmerderaient à trouver des prénoms comme Eponine, Azelma et Gavroche pour les enfants et les parents s'appelleraient pipi et caca Thénardier <rire> Non, non mais on ne souhaite à personne comme prénom. Les Thénardier n'ont pas de prénom dans Les Misérables. Oh le piège Oh, là la la la la... La... oh, oh le vicieux le oh oh, C'est vic... oui, le père Thénardier ah, La mère Thénardier Ils n'ont Il este... pas de prénom dans les misérables Thénardier. dégueulasse Voilà une chose que je ne souhaite à personne 300 euros de distribuer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 Pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de l'autre la terre. Sans peur du ciel, on y est Non non non. Le temps a abjuré sans fleur du sel, le naturel. Passer penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes Pleine de brume, ceci n'est pas un au revoir je pensais plus du haut Revoir la belle histoire Au revoir, non, je pensais plus du haut revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur Et si tu as peur du cadran oh, regarde bien tous ces gens Ce n'est pas un rêve C'est la vie Aussi, n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Oh. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur, oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Oh. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Vous avez sûrement reconnu, c'est Jérémy Frérot avec Revoir, vous savez. Il a eu un gros succès pendant trois ans avec le duo Frérot de la Vega qui s'est séparé en juin 2017 et Jérémy revient en solo cet été avec un premier titre et un album qui verra le jour au mois d'octobre. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier.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 Excellent après-midi à l'écoute d'RTL, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes en vacances, vous en avez de la chance, profitez-en, vous êtes au travail, on vous accompagne avec du rire dans la voiture, c'est la même jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de l'été Laurent Ruquier, les meilleurs moments, retour en 2014 avec aux côtés ce jour-là entre autres Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Fabrice Eboué avec Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Alexandre de Vauguet qui me confirmera que Roger Moore, Louis de Funès, Yves Montand, Leonardo DiCaprio et Gérard Depardieu y ont tourné, mais seule Sophie Marceau y a dormi. De quel lieu s'agit-il C'est pas un hôtel. Un Ce n'est pas un hôtel. Le Vatican. Le Vatican. Sophie Marceau aurait dormi au Vatican, Amanda. <rire> On ne sait pas. <rire> dans le château boom, de Versailles. Dans le boom de... Au château de Versailles. Au château de Versailles, non. C'est un lieu insolite, donc. Oh, insolite, insolite. Non, pas vraiment. Prestigieux. Est-ce que c'est en France C'est en France, monsieur. Le fort de Brégançon Non plus. Est-ce que c'est prestigieux comme lieu Ah, quand même, quand même. D'ailleurs, quand vous m'avez répondu château de Versailles, j'ai failli vous dire oui, mais Chantilly. non. Chantilly. Non. Chantilly. Non plus. Allez, on fait tous les châteaux. Allez, oui. voilà. Chelonceau. Ah, le Trianon, ça va pas pareil. Non plus. Château Lafitte. Non. <rire> Péronie, sortez de votre cave. Excusez-moi, je les renvoie. C'est un château. C'est un château. château. Ah, euh, Fleury-Mérogis. Non. On a dit château. <rire> Fontainebleau. Fontainebleau, non Chambord. Plus. Chambord, non. Le château un ch Disneyland. Ah ben, il va être content, hein, monsieur le Alexandre de Vaugu, qui est le directeur de ce château, de savoir que vous mettez tous ces châteaux avant le sien. C'est à côté de Chantilly, non Ce n'est pas tout à fait à côté de Chantilly. C'est là qu'on tourné Roger Moore, couché Roger Moore quand il a tourné James Bond, le euh, château de Chambord. Oui, Dans Moonraker. Chambord Non, c'est pas Chambord. Volvicomte La fe... Volvicomte oh, wow. Excellente réponse wow. de wow. Fabrice Edoué. Comment vous savez ça vous bon, Je soutiens un château au hasard. Je vous Chambord. connaissez le château de Volvicomte ben Oui. Ouais, ma mère est prof d'histoire géographique. Oui. Bien sûr. T'es sais... surtout placé à 50 centimètres du non, patron. Non, alors on a mis les, les barrières C'est le château de Fouquet. Exactement, eh oui. c'est le château qui de Il y a un aussi, hôtel à Paris aussi, le Fouquet. <rire> <rire> Monsieur ah, de Vogué, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous confirmez que c'est bien le château de Fouquet, comme le dit excellemment Jean-Jacques Perroni. Absolument, le château de Nicolas Fouquet. Effectivement, j'étais un petit peu étonné du temps que vos chers invités ont mis pour trouver le château de Volvicon, donc il y a encore du boulot, effectivement. Ah oui, vous voulez donc, de notre très c'est Ah non, mais en tout cas, elle fait perdre Fabrice et vous elle fait perdre un auditeur, Monsieur Martin Loisel, qui habite Saint-Lô, espérait recevoir un chèque de 300 euros, c'est perdu pour lui, pour cette fois. Mais racontez-moi alors pourquoi seule Sophie Marceau, et pas de Depardieu quand il a tourné Vatel, pas Leonardo DiCaprio quand il a tourné L'Homme au masque de fer, ou pas non plus Roger Moore quand il a tourné Moonraker, de Funès montante c'était pour la folie des grandeurs ah ouais. elle sophie marceau elle y a dormi quand elle a tourné marquise c'est bien le ça. Était hétéro hétérosexuel tout <rire> simplement euh... <rire> Ouais, effectivement. Moi, j'ai pas eu la chance d'être sur place à l'époque, mais je crois que c'est mon père qui a eu le privilège de recevoir Sophie Marceau et qui a très certainement pourquoi pas lui a offert le, la possibilité de lui offrir une chambre d'amis. Oui, comme ça. Pourquoi vous dormiez pas au château <rire> c est, c est vrai. Oui, le Funès, c'est moins excitant <rire> quand même. <rire> ah, surtout que dans la folie des grandeurs, il y avait sa tu vois. pas... Euh... <rire> Claire Bomler, journaliste au Figaro, fait toute une page sur votre château aujourd'hui. Vous l'avez lu déjà Oui, oui, je l'ai lu effectivement ce matin. Vous êtes au content plaisir. de la page Oui, oui, oui. Tout, tout ouais. est bien, tout est vrai Tout est plutôt bien et plutôt vrai. Euh, jardin <rire> et décors peint par Lebrun, résidence privée, cadre parfait pour les tournages de films. Et c'est vrai que ça sert de faux château de Versailles, en fait, le, le château de Volvicomte pour les tournages Oui, si ce n'est que je dirais que c'est d'abord le premier vrai qui a ensuite enfanté le château de Versailles, puisque effectivement les... d'abord a été construit le château de Versailles avec les Lebrun, le Nôtre, Le Vaux. Et le roi, euh, qui a connu effectivement le château de Volvicomte lors d'une belle fête que Nicolas Fouquet avait, avait lancée à son honneur, a repris exactement la même équipe pour construire le château de Versailles ensuite. Donc c'est le père jaloux. de Versailles. Louis XIV était jaloux de Fouquet. Votre papa, donc connu Sophie Marceau, mais vous alors, par exemple, vous avez vu qui dans votre château pour quel tournage de film J'ai vu le dernier en date, c'était Poulevorde euh, sur le grand méchant loup. Ouais, je crois que c'était ça. Et Sophie Marceau, vous l'appelez maman ou pas <rire> C'était en 97 que Sophie Marceau a dormi pendant quelques nuits sur place au château de Volvicount. C'est ce que nous raconte Claire Bombler dans Le Figaro ce matin. Et elle précise même que Sophie Marceau, alors ça vous allez me confirmer, euh, s'est baignée. Euh, en plus, hein, elle a eu le droit de se, se baigner dans le bassin du château. C'est bien ça Oui, oui, ouais, paraît. Il euh, paraît qu'il. Bon, j'étais pas là, mais elle, surtout qu'elle qu qu est baignée. Pas précieux, Elle n'avait euh, pas de maillot. Il est protéant. fermé toute l'année, comme par hasard. Ah, bah, il est ouvert aujourd'hui. <rire> Elle s'est baignée probablement nue dans le bassin mmh. de la gerbe. Voilà. C'est ah. <rire> un prêté pour un rendu. C'est le nom du bassin. C'est le nom du bassin qui ressemble à une gerbe. Ah, et ben évidemment. Oh. Voilà. C'est ouvert au public, le château de Volvicron Bien sûr, ouvert au public quasiment toute l'année, sauf janvier et février, depuis 1968. donc ça fait Et quand vous dites c'est baigné probablement, ça veut dire que vous avez inventé l'histoire pour faire mousser le château ou quoi Non, je pense pas, je pense que c'est effectivement c'est mon frère qui était là, mon frère était là et, euh, et il m'a dit que... Euh, Dites que donc, c'est toujours ou votre père ou votre frère ah Bah ouais. oui, bah, moi, ça fait trois ans mon ça, ça devient un peu dégueulasse Je crois <rire> qu'au téléphone c'est même pas le château, ce mec est passé une fois en voiture devant le château, il <rire> nous raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure Au oh bon, merci monsieur le directeur Merci, merci. Ah, merci. Okay.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 Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de vert. Sur la route en été, les pneus sont sous pression, c'est pas le moment de craquer. Alors pour les vacances, roulez tranquille. En ce moment, jusqu'à 100 euros, oui, 100 euros de carburant offert pour l'achat et la pose de pneus Continental. Pose experte garantie et 9 clients sur 10 qui recommandent vert, C'est ça, la patte de l'expert. Voir conditions sur Feuvert.fr Pour découvrir les chanteurs de demain, une maison de disques a eu une idée incroyable. Amener de parfaits inconnus à leur insu à se produire en public, piégés et filmés en caméra cachée, ils vont passer une audition secrète. Qui va voir sa vie changer en signant un contrat avec cette maison de disques alors qu'il ne se doutait de rien Audition secrète, présentée par Eric Antoine et David Ginola, c'est demain à 21h sur M6. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins UDO de France. À Coulogne, près de Calais, Christophe, Gérard et Frédéric ont fondé CGF Charcuterie et ont créé un délicieux pâté de foie cuit en terrine, typique du Nord, qu'ils ont joliment appelé la bourgeoise du Nord. Un petit nom en hommage à leur ville natale, Calais, qui connut une certaine prospérité au XIXe siècle grâce à ses manufactures textiles. Comme ça maintenant, vous connaissez le fil de l'histoire. Euh, commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus Les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier sur RTL Jusqu'à 18h, ce sont les meilleurs moments Vous allez reconnaître dans cet extrait Entre autres les voix de Florian Gazan, jean philippe Janssen Ou encore Caroline Diamant Que vous retrouvez tous les jours à 9h15 Dans le grand quiz de l'été sur RTL Avec Bruno Guillon Il s'appelait Cristobal Il est mort en 1972 Et actuellement il y a une exposition de ses œuvres Au musée Bourdel De qui s'agit-il Balenciaga Balenciaga, excellent réponse oh. De François-Ludier Gisbert, ah, Cristobal Balenciaga, euh, qui paraît-il est peut-être un des plus grands couturiers qu'on ait pu connaître en Europe. Ouais, ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, moi j'ai souvent des Balenciaga. Ah bon Ah ouais, je porte des Balenciaga à une époque où j'avais du pognon, hein. maintenant c'est un peu fini. Hein. Oh, Retrette. ça y est, ouais. va ouais. oh, est fini. Ouais. Et Sortez Et les vieux Je sortais avec des Balenciaga, c'est vrai que c'est très beau, puis c'est quoi, des chaussures Mais très souvent, ces gens-là sont des artistes. Toi qui l'a connu, je croyais qu'il était revenu, moi. Qui, tonton Christobal est retenu, des pêcheaux, des lagos, il en a le cul pas de C'est qui votre couturier préféré à vous, Jean-Philippe Euh Moi, j'aime bien Saint-Laurent. Ah, carrément ouais. ah, ah oui, donc, quand même. Je trouve, ah oui, je trouve Mais vous bien. allez vous habiller où H&M Ah bah oui. <rire> moi, je vais chez Lidl. Hein, euh, chez quoi Chez Lidl. Bah, ah, oui, ils font pas les vêtements, Lidl <rire> Ah oh, si, des fois, il y a des lots. <rire> vous avez déjà défilé, je vous vois bien défiler. Oh là là, quel or! Oh. Si, j'ai fait quand j'étais gamin dans la boîte que j'allais en Belgique euh, à la Bûche. J'avais un copain qui organisait un défilé euh, qui avait un magasin de fringues et c'était un défilé de lingerie. Ah féminine? Oh La féminine, vas-y pour moi. <rire> ah, je sais pas. Mais quel cliché. C'est très est... beau. Mais pourquoi euh, ça tient ah, pas C'est les plus les belles lingeries qui se font. Comment, non, ça, comment euh... elle s'appelait, ta boîte, tu as dit le rocan... La bûche et le rocambol. Ah, à à la bûche, oui. T'as la frontière belge, je vous sais oui, oui, forcément. Oui, oui, oui. une oui. boîte où tu venais pécho, toi. Non. Moi, à la bûche. Et on c'était des euh, bonnes soirées. Si tu défilais en, en lingerie, il devait y avoir la bûche et les poutres apparentes. Mais donc, c'était... C'était donc un défilé de dessous masculin, si je comprends bien, c'est ah ça oui, C'était mixte. Ah. Donc euh, ouais, c'était des mixs, il y avait des mecs et des garçons. <rire> Là, c'est <rire> ça, il y avait des mecs et des filles, ils pas se tromper de sous-vêtements les... oui. parce que ça va vite dans les loges. C'était très. C'est pas gênant de défiler comme ça en slip devant un tout le monde Un petit peu quand ah. même. Il y a quand même de la pudeur qui se met en fait. Ah oh, quand même. Euh... Ah. Qui se met où et <rire> <rire> les gens et le podium. Oui. Et quel genre de sous-vêtements vous portiez oui. voilà alors oh, non, c'était c'était c'était des, des... De la... des caleçons euh, tout à fait euh, normaux. Du string un peu. Non, non, c'était la, la lingerie tout à fait, somme toute classique. Genre euh, slip, euh, slip éminent, et tout ça, ça Est-ce que tu as vu que ça revient fort à la mode, là, ces, ces slips de nos grands-pères, les kangourous, les machins C'est très bien, ça. Bah Oui, c'est très bien. Fort à la mode, C'est ne pas là où est mort David Croquette. <rire> et vous, vous Chantal, vous avez défilé déjà Ouais, j'ai défilé pour femmes forte moi. Bah, vous n'êtes pas content. Euh, si, parce que ils trouvaient pas de mannequins. J'ai défilé, donc on me mettait des épingles derrière, un truc en jersey. Bah ouais. moi, j'ai défilé pour Victoria's Secret, comme quoi. Ah moi. bon Elle faisait le carton d'emballage. <rire> oh non hey, Non mais. Non. Réputé pour mettre des plumes, et je dois dire que non mais sérieusement, bon vous avez défilé pour Victoria's Secret Enfin Laurent, sérieusement, mais pas du tout. <rire> C'est un Secret de bien gardé alors. <rire> <rire> oui. Oui, oui. Vous avez raison. Ah ben non, non, vous êtes folle. Vous êtes folle. <rire> vous confirme que non. Non, je ne suis pas folle. RTL, première radio de France. Bon après-midi à l'écoute d'RTL, il est 17h. On fait un point sur l'actualité avec Mélina fachin Bonjour Mélina. Bonjour Peggy. bonjour à tous. On l'apprend à l'instant, Alexandre Benalla s'exprime pour la première fois via ses avocats. Il dénonce une utilisation médiatique et politique de ses actes. En attendant, les auditions vont se poursuivre dans cette affaire. Le Sénat annonce et qu'il interrogera jeudi le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collère. La commission des lois entendra aussi le directeur de cabinet de l'Élysée Patrick Stroda, le secrétaire d'État Christophe Castaner et Gérard Collomb, le ministre ministre de l'Intérieur a déjà été interrogé par les députés de l'Assemblée ce matin, tout comme le préfet de police de Paris, dont l'audition est maintenant finie. Les deux hommes se sont renvoyés leur responsabilité dans l'affaire Benalla. Ce matin, Gérard Collomb expliquait qu'il avait bien été mis au courant des agissements de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Dès le lendemain, le 2 mai, il avait alors estimé que ce n'était pas à lui de saisir la justice, mais au préfet de police, Michel Delpuège, qui lui, était persuadé que l'Élysée traitait le problème. Il n'a pas hésité cet après-midi À dénoncer des dérives individuelles inacceptables sur fond de copinage malsain, on va amplement revenir sur cette journée d'audition à l'Assemblée dans RTL Soir tout à l'heure avec vous, Vincent Parisot. Bonsoir, oui, bonsoir, Melina. Effectivement, beaucoup de, de, de questions posées par euh, les députés, des réponses, mais pas toutes les réponses. Des divergences sont apparues. Effectivement, vous l'avez souligné, on a eu aussi le sentiment que le ministre de l'Intérieur et le préfet de police se renvoyaient mutuellement la balle, tout en regardant également euh, du côté de l'Élysée. Alors euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, l'invité d'RTL Soir, le représentant du syndicat des commissaires de la police nationale David Lebar, s'il en est le secrétaire général. Et puis évidemment on va revenir très largement dès le début du journal de 18h sur euh, cette journée d'audition à l'Assemblée. Merci Vincent, à tout à l'heure. On vous le rappelle, hier soir, Alexandre Benalla a été mis en examen, notamment pour violence en réunion, idem pour son comparse, le gendarme réserviste Vincent Craze, et trois policiers. Et puis, je vous le disais en début de ce flash, les avocats d'Alexandre Benalla s'expriment pour la première fois. Ils expliquent que leur clients défend une initiative personnelle pour prêter main forte aux policiers en ce 1er mai. On y reviendra, évidemment, plus tard dans RTL Soir. Et puis, dans ce contexte, Emmanuel Macron annule sa venue sur le Tour de France mercredi. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon demande au président de la République de venir, lui aussi, s'expliquer devant l'Assemblée. Dans le reste de l'actualité, Leclerc se lance dans la fourniture d'électricité. Le géant de la distribution espère toucher 10% du marché d'ici 2025, soit 3 millions de clients. michel édouard Leclerc, le PDG, assure que son offre sera la moins chère du marché. Elle sera respectueuse de l'environnement et elle devrait créer, selon lui, 200 emplois. Et puis un mot du Tour de France pour vous dire qu'il n'y avait pas d'étape aujourd'hui. Les coureurs se reposent à Carcassonne après la victoire hier du Danois Magnus Nielsen et demain ils partiront à l'attaque des Pyrénées le temps demain du soleil toujours sur la majeure partie du pays, quelques nuages tout de même le matin, des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne qui donneront lieu à quelques averses l'après-midi un ciel un peu couvert également le long de l'Atlantique et dans le centre du pays un grand soleil toute la journée sur la moitié est, les températures demain après-midi, 21 degrés à Cherbourg 23 à Brest, 25 à Bayonne 28 à Aurillac, Marseille et Bastia 29 à Lille 31 à Paris et Toulouse 32 à Lyon et jusqu'à 34 degrés à Nîmes. Il est 17h et 3 minutes sur RTL dans une heure RTL soir avec Vincent Parizeau mais en attendant je vous laisse avec les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier et avec vous Peggy Exactement Mélina et on vous souhaite une bonne soirée Merci, c'est gentil. Au revoir, Au revoir. Et c'est reparti, il reste une heure de rire et de bonne humeur avec les grosses têtes de l'été Laurent Ruquier sur RTL. Comme l'a dit Mélina, c'est jusqu'à 18h. Une autre <rire> question, si vous <rire> voulez bien. Et là, monsieur et Semoun, vous ah, avez vos champs. Jardinage, ah, sculpture. Exactement. Ah, J'ai mes chances aussi. Quel est le saint patron des jardiniers C'est ah. une question pour Daniel Hauss, ah, si, qui je habite je la mais Je suis pas d'obédience, moi. Eh ouais. Oui, je et suis jardinier bah... juif. <rire> je pas, tu... oui, oui. Ah, moi je les connais pas Vincent, les patrons. Donc c'est toi, Christine. Bah alors moi je euh, C'est pas parce gamme... que pardon. Gamme gamme Vert, pardon. <rire> <rire> c'est pas parce que vous Saint êtes truffaut. C'est cher... Nicolas. Cher Élisée Moun de religion juive que vous ne connaissez pas les saints patrons, vous ah, dites. Ah il est. C'est vrai ce qu'on raconte. <rire> <rire> <rire> moi je disais c'est pas. C'est pas possible d'être vache comme eh ça. Oui. Met... Je suis du peuple est... élu. Le Saint Christophe, c'est oh, ah, Saint, Saint Christophe. Non, Alors, vous vous non, c'est pour les voitures. C'est Saint Christophe. Je tenais, je pour sais. les voitures. Oui, oui, je oui. suis même pas croyant. Donc mais on ne sait pas à quoi ils correspondent. Moi, je connais C'est pour les aveugles. les musiciens. Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, c'est la des causes désespérées. Non, c'est Sainte Thérèse pour les aveugles parce que Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pas... Joseph Merci. Quoi Saint Joseph Saint Joseph, non, ah, ça, ça c'est dans votre ah, à Saint Laurent Saint Laurent, non Est-ce que, pas... est que j'ai une gueule d'être le patron des jardiniers <rire> Et ça, ça, ce, ce, ce, ce serait pas saint Émilion Pat... saint Émilion non Et Saint-Patrick Saint-Patrick, non, non, non on, va, on va pas trouver, on va vous même, dire les... Même s'il est irlandais, ce saint <rire> Ah, ah. ah Saint-Patrick. Saint-James. Saint, Saint Saint... C'est un moine d'origine irlandaise. Michel. Saint-John. Et souvent, est souvent, c'est vrai, représenté avec dans une main un livre et dans l'autre une bêche. Saint-Poireau. Saint-Poireau, non. Est-ce que le est nom un prénom sonne anglais, irlandais est... Oui, c'est ça. Non, ça sonne pas irlandais. Est-ce que c'est un prénom qui est encore beaucoup attribué Pas du tout. Ah, voilà, Saint-Élie. Voilà. <rire> non. Ah, c'est un prénom qui Quand même, Monsieur Semoun, le patron des oh, jardiniers. Mais meuse, ouais, non, mais je serais ravi de le savoir, mais... – Ou de le rencontrer. – Saint-Anastase ?– Non. – Patron des jardiniers. – il, il était guérisseur, je vais vous dire pourquoi il a été fait ça ah, voilà. il était guérisseur spécialiste du fic. Alors je le crois, fic, qu'est-ce que c'est ?– C'est le, le ficus. – Ficus en latin, c'est-à-dire hémorroïde aussi. – Ah bah c'est Saint-Roch. Roc. Non. – Saint-Fion, Saint-Fion. – C'est Saint-Guy. – Saint-Fion. – Saint-Fion. – Remarquez, on n'est pas loin. – Ah bon ?– Attendez, c'est loin si, je sais c'est sans fiacre sans fiacre ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors maintenant, il ne connaît pas de production, moi j'ai dit... Euh C'est un truc de genre de Simon, Saint Fiacre, l'affaire Saint Fiacre. Exact. Oui, oui. oui, ça, il y a peu de gens qui s'appellent Fiacre. Oui, oui, c'est vrai. Et moi, je les appeler Fiacre, Fiacre, Maintenant, il s'appelle ta taxi et tout. Ouais. <rire> ben maintenant, bon, alors, vous saurez saurais, ouais, quand vous jardinerait. Je, je vais mettre un portrait de lui dans mon jardin. Oui. Ouais, ouais, ouais. vous mettez Saint Fiacre et Saint -Fiac. une petite prière à Saint Fiacre pendant que vous bêchez, pendant que vous binez. Vous savez comment un Fiacre en argot Un sapin, ah oui. Et oui, j'appelle je, je un sapin. Ah maintenant on dit un sapin pour le pour le taxi aussi. Oui. Ah ouais. Mais regardez pas. Ça dépend de cette, en quel cas. Avec, avec, avec, avec cette terribilité, <rire> vous avez jamais vu quelqu'un qui quelqu de... a jamais bien un taxi en sapin, mais ce sera le dernier alors. À <rire> ah, les... le dire alors, le, Et le patron des taxis c'est Saint Hubert. <rire> ah, ah, ah, mmh. Quelle horreur C'est le beurre. Il ouais, y, y avait Hitler déjà qui avait commencé. Cland Hubert à l'Est. C'est le hopard de l'Angleterre. Qu'est-ce que tu qu que as tous. avec Hitler en ce ouais, moment <rire> Ça fait deux allusions. Le mec s'est réincarné, à mon idole. Alors je <rire> comprends pas. Moi c'est pas du tout mon idole. C'est vrai que j'ai ah. toujours Hitler à la bouche, Pierre. Ouais, c'est pas mon idole. Il y a un tas de trucs qu'il a fait que je suis pas d'accord. Ah oui. <rire> En tout cas, Saint-Fiacre, il fallait le trouver et ça a été trouvé par Jean-Jacques Perroni. Il dans votre. Il fait combien de mètres carrés votre jardin Alors 8, 900 mètres carrés. Ah quand même, c'est pas mal. Ah ouais. Non mais il est de plus en plus beau. Ah oui. Magnifique. Là ça fleurit là. J'ai fait le printemps tout seul ou tu as fait tout tout seul Avec Saint-Fiacre qui évidemment le protège. Avec Saphiak qui est au-dessus de moi, ouais, qui m'aide. Tu as à une partie du jardin. Et tu es bio Non mais là ça tombe déjà. <rire> oh oh oh oh oh oh 16h-18h heures, heures, Les grosses têtes de l'été sur RTL Laurent Requier Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions magasin et sur Conforama.fr Commerçants, artisans, restaurateurs, vous avez besoin de recruter rapidement Envie d'un outil efficace pour trouver votre prochain employé Sur cornerjob.com ou sur notre application, recrutez de façon simple et rapide. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contacter les candidats directement sur leur mobile. Corner job, rejoignez l'équipe. Et c'est l'heure de faire un point sur les courses du jour qui ont eu lieu à Chantilly avec vous, Claude Pierre Santi. Bonjour. Bonjour Peggy. Oui Chantilly. Je vous redonne la combinaison gagnante du quinté de 10, 6, 5 et 15. Dans la sixième course, le 13, Rainbow black n'a pas couru. Succès du 11, Estime Honé. 3 euros gagnant à 50 placés. Deuxième, le 14, Don Promise, 2 euros placés. Troisième, le 6, Gold Penny, 2,20. Et pour le pic 5, on ajoute le 8, Divine Léon et le 9, Kadnikov. Dans la sixième e course, il n'était que 6 au départ, des 2 ans. Succès de l'As, Pardon My French, 2,30 1 1,30. Devant le 6, Eleven au tout. 1,50. Dans 10 minutes, un quart d'heure, le départ de la huitième et dernière course de cette réunion cantilienne. Les résultats complets, ainsi que le pronostic pour le quintet de demain à Compiègne, 3210 ou le site enrefaitlescourses.fr. Peggy. Merci Claude, bonne soirée, à demain. À demain. Retour des grosses têtes, ce sont les meilleurs moments, les grosses têtes de l'été avec Laurent-Henriquet sur RTL et vous savez que vous pouvez participer, vous vous retrouvez face aux grosses têtes et euh, il y a un super cadeau à gagner. Alors voyons ce que ça a donné, c'était le 28 février dernier. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes Jean-Louis de Kitoris habite a, es on est passé mais, à, on à deux doigts là, là, on est passé à deux doigts vous le dites Oui, on est passé à deux doigts pardon monsieur de Kitoris mais j'imagine que vous avez dû en entendre toute votre vie Eh bien, bonjour Laurent, bonjour Peter, oh tout d'abord quand même. Bonjour Jean-Louis, laisser rire. Euh, j'en ai pas entendu du tout puisque c'est un surnom que j'ai pris juste pour participer à l'émission. Ah ah c'est malin. Allez, en hey. fait, il s'appelle De La moule. Ah ouais. Bonjour, merci. Je suis pas loin de Bertolli. De Bertolli. vous êtes un malin, vous alors. Hmm. Hein. Eh bien, voyez-vous, c'est la première fois qu'on vous l'a fait celle-là. Ah ben, pff, écoutez, j'en sais rien, mais non. en tout cas, si le clitoris c'est la première fois qu'on vous l'a fait. Ah bah non, bah, écoutez, <rire> non, non, non, croyez pas ça. Non. Euh, c'est vrai que quand même, j'ai un ami qui me surnomme des fois Jean Jouy de Clitoris. Voilà, donc je me suis inspiré. Ah, vous avez des amis très drôles, Jean-Louis <rires> Oui, oui, oui. Ah, ouais, ouais, Ça ouais. va donner des idées aux gens Vous, vous j habitez j habite Grenoble <rire> Vous habitez habite Grenoble. Grenoble tout à fait. Et qu'est-ce que vous Grenoble. faites dans la vie, Jean-Louis Alors, j'ai deux activités. Je suis auteur, compositeur, interprète, leader ah. dans un groupe de funk sur Grenoble. Ah. Mon groupe s'appelle Spock Marlon. De moins le meilleur groupe de funk de l'Isère, à mon avis. Et ouais. puis j'ai activité... sans activité De l'Isère, ouais. <rire> Spock Marlon. En fait, bon, oui, et puis j'ai une autre activité à côté, bien plus lucrative. Je suis responsable de clientèle dans une banque. Et vous allez peut-être partir, bien. grâce à RTL, dans un hôtel 5 étoiles spa, à Saint-Cyprien, sur l'île de la Lagune, bordée par la mer, entourée de la montagne, etc. etc. Le chef Christophe Schmidt vous régalera. Vous aurez une jolie chambre. Et en plus, évidemment, l'accès à la talasso Spa. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, wwwhôtel il en jean louis voici la question. Vous avez intérêt à répondre rapidement, car j'ai bien peur qu'entre autres Monsieur Gazan ait la réponse. Il se trouve que le français Paul Pogba, qui ne joue plus en France actuellement, hein, attention, il joue dans un club britannique, a fait un signe particulier avec ses bras lors du second but de Manchester United mmh. Un signe particulier puisque il a fait un W avec ses bras. Que voulait dire ce W signe fait par le joueur de Manchester United Et je peux vous dire que d'autres footballeurs oui. l'ont fait aussi ce W. Oui. Jesse Lingard, Michy Batshuayi l'ont fait également. Ah bah vous connaît même les noms des autres joueurs lui alors. Est-ce qu'on dit qu'il est en train de daber Non c'est pas ça le dab. Le dab c'est quand on il tend les bras oui. là, du même côté. Ouais, J'ai ouais, que... ouais. ah, ah, ah, ah, ah, l'impression finalement que <rire> votre groupe <rire> va être plus lucratif que le challenge que nous vous proposons aujourd'hui. Oui, j'en ai bien peur. Vous n'est pas vu ça dans les journaux peur. Non, non. Réfléchissez oui, un peu foot, le W. Ah mais c'est pas du foot justement. Non, vous voulez aller aux toilettes W Non, c'est pas pour aller aux toilettes. <rire> Alors ils ont une particularité ces footballeurs évidemment. C'est ah, lié à Et leurs, leurs origines, origines, évidemment. Pourquoi, pourquoi ils font ouais. un W avec ah leur oui, bras Il y, y a un nouveau euh, chef ah d'État, oui, oui. ah, un nouveau président qui a été élu. Non, oui, rien à voir avec ça. ça c'est pas OEA ah. ah non, c'est bon. pas un rapport avec ah, OEA, ça, ça pourrait être avec OEA. C'est pas bête, Monsieur Junio, mais ça n'a rien à voir avec OEA. C'est pas politique. Ce n'est pas politique. Un peu, quand même. C'est un peu politique. Pourquoi ils font un W avec leurs bras Les joueurs, je vais vous aider, ce sont les joueurs blacks qui font un W avec leurs bras. Black Panther ah, expliquer. Alors, Black Panther, c'est un film qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, justement, sur un euh, super-héros euh, noir. Ouais. Et je pense que ça a un rapport, ce W, avec, ouais. avec ce héros. Non, ouais. non. Parce que la façon dont ils se disent bonjour, je crois... Non, ils font ça. ceci dans le, dans le film, parce qu'en fait, le W, c'est le nom du pays imaginaire de Black Panther. Voilà. C'est le Wakanda, ça voilà. commence par un W. Oh là. Oh. Réponse totalement parfaite, signé Florian Gazan J été le voir avant-hier, ah, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. C'est un marvel c'est des ouais, super-héros, ouais. ouais, ouais. mais des super-héros noir. noirs et tous les techniciens ont été noirs ouais. sur le tournage, ah bon le réalisateur, les comédiens, les costumiers voilà. Les décorateurs. et voilà, voilà. Pour noir. pourquoi les footballeurs noirs en noir et blanc. Rendent <rire> hommage à ce film en faisant le W quand il marque un but aujourd'hui. Désolé Jean-Louis. Dites-moi Laurent, vous pouvez <rire> pas me repêcher si avec un oui, ni non <rire> <rire> Non. non parce qu'en plus on a une mauvaise liaison téléphonique Avec vous on est désolé oh, Et puis euh, moi je pensais Jouer avec le Kitoris Et, <rire> et c'est pas encore pour aujourd'hui sur RTL Do it, do it, get your money. money for nothing, get your chicks way you do it you play the guitar on the MTV that's the at sur RTL monnaie for nothing.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 Et oui, même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés. Venez découvrir Nouvelle Berline Citroën C4 Cactus ultra confortable grâce à ses suspensions avec butée hydraulique progressive Citroën à partir de 179 euros par mois, entretien et garantie 300 compris. Citroën.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 Et pour l'instant, ce sont les grosses têtes de l'été avec Laurent Requier sur RTL jusqu'à 18h, les meilleurs moments. Alors pour la question qui va venir, vous avez peut-être besoin d'un élément pour la réponse, c'est la date. Cet extrait, c'était le 30 octobre 2014, écoutez. Une question pour Monsieur Didier Ferhagen, qui habite en Belgique. Mais alors là, je ne sais pas si je vais me lancer dans le nom de la ville. J'imagine que euh, c'est la partie flamande. Oui, c'est bien prononcé. Ça c'est dire, dire, je baisais ta mère en flamand. Là. <rire> <rire> Sur une jambe alors, en plus. Hola. Elle va fêter son 40e anniversaire. Et on connaît peut-être, vous connaissez peut-être, sa sœur, jumelle, Mimi. Mais de qui s'agit-il Hello Kitty Hello Kitty Bonne réponse de Florian Glazant Mais comment vous savez ça ouais, Parce que euh, moi, tout ce qui est pour euh, petite fille de 7 ans, j'adore. Non, non, c'est euh, les enfants, c'est Hello Kitty, c'est un personnage mythique pour les, eh oui. pour les petites gamines. Hello Kitty, à 40 ans, c'est un Japonais, hein, au départ, euh, qui a créé euh, Hello Kitty euh, La minette blanche est apparue au Japon en 1974. C'est une petite chatte au départ. Calme-toi, calme-toi. C'est une petite chatte saletés, là. Vous la connaissez pas la petite chatte Hello Kitty Jamais entendu parler de oh, ça. Michel, bon Michel décrivez-lui. Alors c'est une petite tête euh, comme ça, un peu ovale, comme ça, avec des petites oreilles comme ça. Blanche, moustache blanche. Bah oui, les est Hello c'est rose aussi. Il y a plein de petits, de petits objets, de petits trucs. Vous la montrez, Fabrice. Fabrice, vous n'avez pas de petite fille, Fabrice, sur, Fabrice, les... Pas des petites filles, Fabrice? sur les cartables, ouais, sur les... Je vais avoir. Pas sur lui, un non. Là, avec un petit et tout. Votre femme ouais, oui. qui est un peu plus jeune que vous porte peut-être des petits gadgets Hello Kitty. <rire> non, vous attendez, avez vu le style de ma femme où elle va y être emballée avec une chatte sur l'épaule <rire> ouais, il... Elle a bien un gros porc sur le fio. <rire> C'est <laughs> <laughs> Oh non, je demande à madame oh non non, je, madame de... Fabrice. je demande à madame Fabrice qui est en coulisses de venir gifler mais, Laurent Baffi ah oui mais, mais, elle, venez venez gifler le ah, si, si, si. ils se connaissent depuis je, très je veux qu'elle vienne Jamais gifler je Laurent oui, oui. Ah ah non franchement alors. madame Fabrice vous devez venir comme ça on va voir si c'est une chatte de 40 ans <rire> alors il faudrait qu'elle gifle aussi Florian <rire> elle va emmener des vannes C'est en plus un truc... Pas seulement pour les enfants, vous avez des grands qui adorent encore ouais. et euh, enfin, Mais ça, c'est des pervers. Non, mais c'est des malades. Oui, Qu'est-ce qu'on va s'intéresser sur un sur une chatte qui ressemble à une chatte comme moi, un, un ecclésiastique <rire> Mais non, moi enfin, tu je sûr, sûr que dans le public, on a des, des fans. Oui, lever la main. On a des vieilles chattes dans le public. <rire> Non mais... Il s'en fiche complètement de locataire. Levez ma la main, ceux qui connaissent Lokiti Et euh, voilà. Tout le monde, ah, monde le monde connaît. Et Et on achète non, là, là, là, là. des sacs à main, des porte-monnaies, tout ça. Oui. Il y a plein de trucs. Non, Fabrice, va falloir vous mettre au goût du jour. Oh non, euh, non, moi je veux pas, non. Je mais veux non, que non mais non plus, je sais pas, Hello Kitty. Oh enfin... ah, oui. Bah, bah, ça vous, ça pas de du... plaire ça. Dis-moi quel mot l'eau dedans, tu sais pas. On lui a pas dû mettre toi aussi, hein. Ah <rire> oh, mais je vais vous offrir un, un petit cartable Hello Kitty, Jean-Jacques. Oh, wow, ça serait bien. Une gourde, Jean-Jacques, qui nous casse les pieds tous ces jeunes, hein. Je dois dire en revanche que c'est en travaillant, parce que je travaille, questions, vous vous imaginez bien. En travaillant ce sujet, en travaillant sur l'anniversaire des Kitty... Il travaille sur Hello Kitty, on rencontre Nous on travaille nos réponses. Et on dit, tiens, il a l'air fatigué. Mais le pire, c'est vrai Ce matin j'ai donc découvert, parce que ça je l'ignorais, qu'elle avait une soeur jumelle. Je pensais vous piéger avec ça, mais ah moi je la connais pas, Mimi, sa soeur jumelle. Vous avez bleu, passé crois... la nuit sur deux chattes, Mais <rire> des jumelles, c'était mon fantasme. <rire> et après il s'est réveillé. Il voit loin. Bon ça... écoutez, je vais oublier l'anniversaire des locutives. Mais oh, oui. parce qu'en oui, qu plus on sait pas quoi lui apporter. <rire> je vois bien. Fabrice va lui amener du mou oh, comme d'habitude. RTL, les grosses têtes de l'été Laurent Ruquier, Lidl partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais Allô patron, j'ai deux nouvelles Bah des bonnes j'espère Et eh ben non patron, hein, désolé hein, Mais aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font les deux concombres à 1,19€ Quoi 1,19€ les deux concombres euh, Oui patron, 60 centimes l'unité, et en plus Origine France, de quoi me faire craquer Alors ça c'est le pompon, moi. moi aussi je vais craquer Je compatis patron, on est mal, très mal Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr 79 centimes le concombre vendu seul Catégorie 1, calibre 300-400 Origine France Une île paradisiaque, une bande son légendaire Et un casting 4 étoiles Ça vous rappelle quelque chose Mais qu'est-ce que c'est que cette île Mamma Mia, here we go again Venez chanter, danser et rire une nouvelle fois. Allez, on a une sieste à organiser. Mamamia, Mia, here we go again. La comédie feel good de l'été est de retour le 25 juillet au cinéma avec RTL. Le grand jeu RTL de l'été. Et vous savez que vous pouvez jouer tout cet été jusqu'au 5 août avec RTL. Il y a plein plein de cadeaux à gagner. Parmi ces cadeaux, il y a des Macbook, des iPhone 10, des téléviseurs 4K, des voyages d'exception avec Salin Holidays, des week-ends de détente, des chèques d'une valeur de 1000 euros. Enfin bref, on vous gâte tout cet été. Vous allez pouvoir jouer dans 20 minutes à peu près. Vous allez tenter votre chance pour gagner soit un chèque d'une valeur de 1000 euros, soit un super voyage d'une semaine en Grèce avec Eliade sur les traces du du film Mamma Mia 2 qui sortira en salle euh, le 25 juillet donc ce mercredi ça va être bon tout ça pour pouvoir jouer avec nous inscrivez-vous dès maintenant au 3210 en nous appelant ou alors vous envoyez été par sms au 74 900 bonne chance Retour des grosses têtes de l'été sur RTL avec Laurent Ruquier, les meilleurs moments c'est jusqu'à 18h voici un extrait de l'émission du 5 février dernier Une question pour Ludovic Corniel, qui habite Fressin, dans le Nord. Pour quelles raisons, ce week-end, a-t-on parlé du trou à l'homme et de la chambre des demoiselles Du oh trou bah. à l'homme en trois mots Le trou à l'homme, oui, en trois ah mots. C'est pas et sexuel Mais de la chambre des demoiselles. Ce C'est catégorie culture Pardon C'est catégorie culture Qu'est-ce que ça veut dire ah, C'est de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a, ah, qu a Il a pas dû lire le pèlerin Par contre, il, <rire> il, a, il a dû prendre le dictionnaire. On n'est je... pas, pas en triviale poursuite. je pense, <rire> pense que c'est pour le camembert, culture. C'est pour ça. C'est quoi C'est de la culture. Tout est de la culture. Oui, d'accord. Gros tête. D'accord. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des grottes Oui, oui. monsieur. Ah. Les grottes de Lascaux. Est -ce, est -ce, non. Est-ce que c'est lié à, euh, je sais pas où. À lourde. Au, au mauvais temps. À lourde. Expliquez pourquoi. C'est c'est c'est c'est euh, et tout ça. C'est pas ça. Ah Soubiriou. Oui. Voilà. oui. oui. C'est -ce ça que... parce qu'ils vont faire une comédie musicale sur Bernadette. Sur Bernadette. Sur Bernadette. Qui a vu qui a vu je ne sais combien ah, de fois. A fois. Voilà. 18 fois elle a vu la oui, vierge. Et donc il y a une comédie musicale oui. c'est Grégoire oui. qui a fait les textes. C'est effrayant. Crois. la musique. Voilà. Oui. Et c'est pas ça C'est pas ça. <rire> du tout. Non. Ah, ah, ah, oui. bah, moi je croyais que c'était ça mais, mais ça partait d'un oui. bon sentiment. C'est les grottes de les grottes qu'on trouve là dans le sud-ouest là. Tu sais, Lascaux? tu vas te moquer de moi. Non, non pas, pas du tout. Oh ben non, il l'a fait pour moi. Est-ce est que c'est pas la grotte de Lascaux? Là il y a Sarlat, tout ça. Comment s'appelle cette région? La Dordogne. La Dordogne. C'est une grotte en Dordogne. Pas du tout. C'est -ce pas... en Afrique. En Afrique, non? Le... Est-ce que c'est à la montagne? Est-ce que sont dans les? C'est dans les Alpes? Ce n'est pas la montagne. Le trou à l'homme et la chambre des demoiselles. Mais c'est en France. Euh... C'est en France. Est-ce qu'il y a des gens qui? Il y a des gens qui sont restés dedans? Est-ce qu'on fait du ski dans? Est-ce que c'est? Alors pas. Du tout. Ah en ce n'est ne pas... pas en Bretagne. Ce ne sont pas des crevasses. Des crevasses, non. C'est en bord de la mer. On fait, bord on de la fait mer. du alpinisme. On fait pas du alpinisme. Alors, est-ce que c'est en France métropolitaine Oui, monsieur. C'est en bord de mer. Alors, en bord de mer, oui. Ah. Est-ce que c'est dans le Sud-Ouest Ah non, c'est pas les trucs des Allez-y. C'est les les falaises des Tretas. C'est les trous qu'il y a dans la falaise en et fait. Qu'est-ce qui s'est passé C'est l'avancée. Ah, une... ils se sont écroulés. Une Bonne réponse de ce Stéphane. Et ça s'est écroulé alors Ah oui, une bonne réponse dans la catégorie culture. <rire> <rire> oh ça va. Je me moquerai pas parce que je trouve rien. Alors, <rire> moi j'allais dire un traiteur avant qu'il dise... Si... Des mais, il, mais... mais... il était plus vite ici un que moi. Un pan de falaise s'est écroulé à, à quelques mètres de l'extrémité de la digue promenade. Heureusement, aucun oh. blessé oh. n'est à déplorer... Mais la mairie d'Etretat euh, évidemment appelle à la prudence. On a eu peur pour le trou à l'homme et pour la chambre des demoiselles qui sont évidemment deux trous, ouais. enfin un trou et une grotte dans, <rire> dans, dans, dans l'aiguille creuse. Ouais. Évidemment, ah, mais tard oh là Mais là. le, le ah, trou à l'homme, même même le... bizarre d'avoir appelé ça comme ça. Ah a... bah si vous voyez le, oui, le trou, ça, ça le... rappelle. Le... Oui, mais alors est-ce que le trou est <rire> sauvé ou est-ce que le trou a été endommagé je... oh, le... <rire> non, non, Il a été non, défoncé. Ça, je demande. Pour, être, pour savoir s'il est intact. Je vois On pas vois pas bien là parce qu'il y a des hémorroïdes mais oh oh réparation H. Quelle horreur. Mais mais la fameuse arche d'Etretat est intacte. L'aiguille, l'aiguille, la manne porte, vous parlez de la manne porte évidemment. Là j'ai ah ouais. tous les noms Et vous avez ouais. l'aiguille, la manne porte c'est magnifique Etretat. Euh, vous voyez Oui, oui, alors y a, y a, en effet, il y a toute la précision des, des arches, etc. main, oui. porte... Est-ce que vous voyez le trou à l'homme, Ariel Non, je vois l'aiguille, le... Un, matin, peu plus bas, un peu plus La bas. Bas. falaise Descendez, descendez descend. votre doigt. Ah oui, Vers le <rire> mais, <rire> mais justement, elles sont moins belles, celles-là. Vous êtes <rire> déjà allé à Treta, je suis sûre. Oui, Ariel. oui, oui. C'est oui. magnifique. Uh, magnifique. Romantique. Magnifique hyper romantique et en plus il paraît que le taux des suicides a diminué <rire> tu, y oh, été, tu y avais été pour te suicider ou quoi mais non mais elle a, elle a, elle a non, raison c'est très connu pour le suicide les, les gens se jettent du haut de la falaise les gens se jettent des galets <rire> est-ce qu'on peut voir les trous de l'homme et la chambre de la gazelle s'il te plaît <rire> pas de la gazelle c'est des, des, des, des, des, demoiselles. Demoiselles. Des, demoiselles. des demoiselles les trois demoiselles <rire> n'a voilà. pas vu encore. Non mais moi je dois dire, dire que alors. je suis allée à Etretat quand j'étais enfant et j'arrivais du Mexique oui. et c'est la première fois où j'ai vu une marée justement. Ah c'est pas vrai Mais oui Et alors la, la marée pour quelqu'un qui habite sur les côtes du Pacifique où il n'y a pas de marée, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'y a pas de marée dans le Pacifique Non et donc là, pour la première fois, j'ai vu cette mer du Nord qui est partie, tous les coquillages qui, qui étaient là. La Manche, c'est pas la mer oui. du Nord à être là, mais bon. Ah bon, vous l'appelez la Manche ah ça... <rire> Je Vous l'appelez la, la Manche parce que, que c'est la Manche. Manche. Ou bien tu l'appelles comment De Chanel ouais. ah, vous comme vous non, non, bon. Tu l'appelles comme vous voulez. Tu l'appelles comment cette mer ah, Non, mais elle s'appelle la mer du Nord. Non, non, elle elle dit Non, dit la non. Du... Elle, elle, elle dit Chanel. <rire> Chanel non, la du Nord, c'est après. Bon, alors, donc, vous étiez au bord de la bon. Manche. Voilà. Et... Et, et et mon ravissement de voir, pour la première fois, une marée, tout de même. Bien sûr. Et, et alors, t'as senti Ouf <rire> Ça, c'est vrai que ça, ça chmoute un peu, la marée. Ah, moi, j'adore. Et c'est relatif à la Lune, paraît-il. Exactement, oui. Mais alors, les grandes, grandes marées en France, c'est quoi C'est près du Mont-Saint-Michel, en fait. Oh, c'est ça. Voilà, ouais, oui, ça dépend. Non, mais il y, y en a pas. il y, y en a, a aussi, euh, oh. on s'appelle... Euh, Les, les dunes de je ne sais pas quoi là Pila. Du, du Pila mais le vers, vers le, Bas le bassin d'Arcachon voilà là-bas il y en a non, de la marée il y en a partout les filles vous êtes euh, ensemble non non c'est pas pareil les marées en Méditerranée il n'y en a pas Mais, le Mont Saint-Michel si, si, qui est en face de Perpignan. Voilà, exactement. <rire> voilà. En, face, <rire> tout. en face du Mexique. Et, et, et la marée et l'eau monte à la vitesse d'un cheval au galop. Oui, alors pas toujours. Qui bah, savait ça ici Au Mont ah, bah, <rire> Alors ça doit être un tout cheval qui, qui, <rire> qui galope pas vraiment. Ah, bah, hein, tu que... sais qu'au Brésil, il y a des endroits qui tout un coup contre la marée est basse. Ça devient petite île. Ça bonne très très vite. Et les gens et les gens vont tous en bateau et tout faire la fête ma tout ça mais c'est connu à partir de midi c'est tiré. Parce que sinon tu tu tu tu es pris dans la marée. Tu es pris dans la marée. C'est combien tu montes Bon bah voilà. Ah ça aussi c'est bon, c'était en 93 What's up à l'instant Fortnon blonde sur RTL Et retour en 18 c'était le 23 février et il y avait une valise. Ce jour-là a-t-elle été remportée? C'est avec Laurent Requis évidemment les meilleurs moments. Écoutez. C'est l'heure de la valise. RTL. 1067 euros dans la valise, deux billets pour l'île de la Réunion avec XL Airways, l'album de Danny Briand, Rock and Swing. Déjà quand même pas mal de choses dans une nouvelle valise puisqu'elle a encore été gagnée hier. Deux jours de suite, on a gagné la valise. La direction de RTL commence à s'inquiéter, autant vous le dire, mais évidemment... Malin comme nous sommes, nous avons ajouté hier soir à 22h52 dans RTL Grand Soir. Quand je dis nous, c'est Agnès Bonfillon et Christophe, Christophe Pacot Paco, qui l'ont oui, fait. Ils ont, oui, ont oui. ajouté une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la baffe d'escargot bio. Oh, ah, ça c'est fort. Écoutez, Laurent, si je peux saluer quelqu'un qui nous écoute peut-être. Allez-y, Pierre Bénichoux, parce que c'est l'heure où il va aller faire pipi s'il si est chez lui. <rire> je pensais que c'était la baffe d'escargot <rire> qui te rappelait Pierre Benichou. Attention, trois choses dans la valise en plus des 1067 euros. Je propose que nous confions cette valise à Monsieur Plaza. Oui, ça ah, fera oui. au moins une chose à faire. Voilà. Après le suis occupé. Daniel et <rire> vous, Qu'est-ce que tu faisais dans les grosses têtes Je portais les valises de Laurent. Ah, Daniel, ah, si vous en êtes capable, vous vous me donner un numéro entre 1 et 20 C'est pas gagné, hein 14 Le 14 Joli Il s'agit de Benjamin <rire> Bignon. Monsieur Bignon, Benjamin, Bige... habite Souge. Oh, Vous notez bien, C'est Benjamin à souge. à souge. Bignon. Bignon, pas Bignon, Bignon. Pas Bignou, Bignon. Bignon. Oh. Dans, Il est sourd. Dans, dans le Loir-et-Cher, à Souge, ça sonne chez Benjamin Bignon. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens le ne font pas de manière. Bonjour. Bonjour Vous êtes Bonjour. sur la messagerie Orange de... C'est une fille Benjamin non, non, non, non, non, non. <rire> Daniel, laissez-lui un, un message <rire> à Benjamin Benjamin Bignon Attention, elle a eu... voilà. Est... Je m'appelle Daniel Evenou, je suis à RTL, je fais les grosses têtes, et vous êtes en train de rater les valise. C'est dommage À moins qu'on essaie de vous rappeler pendant deux secondes, chiche, est-ce qu'on droit de le faire Non, non, non Eh ben alors non. je me tais, alors. je vous embrasse non. Un autre numéro Benjamin, désolé Benjamin, Daniel est venu mais tu étais pas là. <rire> Un autre numéro Daniel, 14. Mais non, non, non c'est le même. J'étais sûr. Je sais pas pourquoi j'étais sûr. On en a trop Bis, demandé. Parce que j'avais écrit, moi j'ai écrit. C'est bien, c'est entre les <rire> deux. 10 Et euh, on s'en va à Bolbec. Ah, je connais Bolbec, c'est ah. en Seine-Maritime et on reçoit Yanis Zinoun. <rire> oh, c'est Yanis Zinoun qui habite okay. Bolbec. Vous avez bien noté Stéphane Yanis Zinoun Bolbec. Voilà, je <rire> suis là. C'est pas Yanick Bolbec. Oui, oui, pas Et ça well sonne boy. chez Yanis. Ah. Bonjour Yanis, comment ça va Ah oui, ça va. Ça va bien Ça s'est bien passé hier soir <rire> Oui, très bien. Bon, je ah, Qu'est-ce que tu fais de beau bah, Je suis au boulot, euh, voyons. C'est bien pour bon, une voix. Et, et tu sais pourquoi on t'appelle Non. Essayez de deviner qui vous appelle. C'est quelqu'un qui travaille sur M6. Vous ne reconnaissez pas sa voix Si je vous parle de net vendeur, de double vache. C'est Stéphane Platin oui. oui Gagné. Oh. La double vasque, c'est ça. Double vasque. La double vasque, ouais. c'est ça qui change tout. Hein. Alors, et on fa... appelle pour quoi la valise. Pour, pour la valise, la valise exactement. Et est-ce qu'on a, on a quoi dans la dessus, valise oui. Alors, attendez. Oui, on attend. Tu l'as noté quelque part. Mais, parce qu'il est au boulot. De, ou... Ben oui, oui. Il ah. est conducteur de TGV pendant ce temps-là. Faites tu quoi vois comme boulot, Yanis Je travaille chez Sansonite, monsieur. Non, je vends des accessoires de levage aux professionnels. Ah oh, Des accessoires de levage Et qu'est-ce le qu'on peut lever voilà. avec vos accessoires c la poule. Levage, c'est pour les toilettes, les... les... Mais non les, les Mais bombes. non, pas du tout. Mais, mais non, Vous ouais. devriez savoir, c'est une grue. <rire> <rire> Alors, est-ce qu'on a, est qu a retrouvé mais... ces petites notes Alors, il y a 1067 euros. Oui. Ouais. Deux billets pour la réunion XLR Wave. Oui. Le Rock and Swing de Danny Briand, le, le CD oh Ouais, Et... c'est ah, pas mal, il, il, il est pas mal. Hein. Il manque un truc encore. Il a été rajouté hier, non c'est ça Eh oui, hier, hier soir. Hier, hier soir. À 22h52. À RTL ah ouais, soir. Voilà. Alors, il alors, il dormait. Oh, c'est pas la gamme complète de cosmétiques à la bave d'escargot bio, mademoiselle Agathe oh C'est gagné oh oh oh Alors là, vous avez vu Je oh prends bonheur. Il est The bon Bravo Vous l'aviez sûrement bravo écrit. Aussi. Vous, vous l'aviez sûrement écrit au dos de la liste que vous <rire> <t 'as> avez. <vu. rire> Probablement. Vous avez gagné la médaille. Bravo. Elle. Je vous écoute vraiment tous les jours, donc euh, en podcast. Vous Voyez que je rends les gens heureux et de bonne humeur. vous Voyez comme ils sont et heureux. Oui. Vous, vous nous écoutez en podcast habituellement. Oui, oui, en podcast. C'est euh, vrai que c'est Daniel Ça, et tout tout qui temps. vous a attiré Ah, merci Daniel. Oh, mon ami. Oh, voilà. Vous allez dit... la passer votre crème à base escargot. <rire> <rire> il faut l'inviter à la réunion, euh... Yanis. Ah oui, faut partez avec qui oh ben je vais partir avec ma femme, je pense. Ah ah oui, oui. Bah... Oh, Désolé. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Non, non, je... Les raisons, il... doit être plus jeune <rire> Comment elle s'appelle, Madame Zinoun Jennifer, Jennifer, la chanteuse. Eh ben, il ira au soleil. Il ira au soleil. Au soleil. Exposé <rire> oh, oh. ah, même un peu plus au soleil. Je connais bien Bolbec. C'est pas si loin du Havre, Bolbec. Oui. Ouais, ouais, c'est c'est 20 minutes du Havre. Ouais. Euh, 20 minutes. Ah. et eh ben écoutez, Yanis, heureux vous... que vous puissiez partir en voyage jusque sur l'île de la Réunion. Oui, ça va changer Bolbec. Avec, euh, euh, oui. Vous, vous, 20 minutes du Havre, vous avez voyagé quand vous étiez jeune. <rire> ah, il a vu du pays. Et ben, <rire> croyez pas, croyez pas ça. Je crois que Je suis jamais allé à Bolbec. Ah, en plus, il faut y aller. Plus, veut faire, jamais aller si on ne va pas forcément dans les villes qui sont à 20 minutes de votre ville. Bah bah non, non, ça bah se bah passe. Non, on normal. sait qu'elles existent. C'est pas mal. On, je veux dire, on va plus souvent au Havre quand on est de Bolbec que l'inverse, j'imagine, n'est-ce pas Yanis oui, Ouais. Ouais, il ouais, ouais, faut, faut, faut avoir quelque chose à faire pour y aller à Bolbec. <rire> <rire> <Il est lucide. rire> RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier Bonjour, c'est Stéphane Bern Je vous souhaite un bel été sur RTL Lidl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 Le grand jeu RTL de l'été Et on joue aujourd'hui avec Sylvie Bonjour Sylvie Bonjour Peggy Alors Sylvie vous êtes à Avray dans le Morbihan et Auray, Auray, Auray Ah Auray pardon j'ai compris Avray oui. Auray dans le Morbihan et Lucie euh, qui est au standard m'a dit qu'en ce moment vous travaillez mais vous les vacances c'est après une fois que tout le monde oui. sera revenu c'est ça À septembre, oui. Vous me dites ça avec une petite mine, mais c'est pas mal hein, de non, partir non, quand non, tout le monde revient. Que... Non, là, on est dans le Morbihan, donc il y a un très beau temps. Donc oui. Tout va bien, quoi. Bon, oui. et vous allez partir euh, où ça Vous savez déjà Vous avez Je... une idée Je pars une semaine dans les Landes. Bon, oui. ça va être très sympa tout ça avec les enfants. En tout cas, vous êtes euh, Londres Non, non, en, en, en couple, c'est tout. En couple, ah, oui. sans les enfants. Vous oui, allez en profiter. Sans les enfants. En amoureux, oui. du coup, c'est bien. Voilà. <rire> bon, en tout cas, vous êtes à l'antenne sur RTL. Ça, ça veut dire que vous repartez avec un cadeau, quoi qu'il en soit. Oui. Mais quel cadeau Parce que vous allez pouvoir repartir avec un chèque d'une valeur de 1000 euros. C'est pas mal, ça, hein, pour les vacances. Ou alors, oui. un super voyage d'une semaine en Grèce avec Eliade sur les traces oh. du film Mamma Mia 2. Ça sort en salle, d'ailleurs, mercredi. Bon, oh. pour ça, vous connaissez le principe, Sylvie Il oui. faut choisir un animateur et c'est cet animateur qui vous offrira l'un des deux cadeaux. Alors d'abord, mmh. il y a Christine Haas que vous retrouvez tous les soirs sur RTL de 20h à 22h30 dans « Quel est votre signe ?» avec Laetitia Nallet. Ou alors Thomas Hugues que vous retrouvez tous les jours à 14h, de 14h à 15h pour « La curiosité est un vilain défaut » avec Sidonie Bonneck. Christine ou Thomas On va prendre un homme, Thomas Hugues. Allez Thomas Hugues, on va voir ce qu'il vous offre. Voilà, c'est le jackpot. Vous venez de remporter 1000 euros. 1000 euros de quoi passer un bel été. Félicitations. Bravo Sylvie. Merci beaucoup. 1000 euros pour vous faire plaisir pendant vos vacances en septembre. Oh, c'est merveilleux. Bon, ouais. eh, eh ben, On est ravi pour vous. Merci d'avoir ah, joué avec moi nous. Aussi. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Et Merci, je vous souhaite un... Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite un bel été à l'écoute d'RTL. Parfait, ah, merci, au revoir. À vous, au revoir. Et notez que le prochain rendez-vous, ce sera demain matin avant 9h. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en appelant le 3210 10 ou alors vous envoyez un SMS, vous envoyez été au 74-900. Bonne chance à tous. Le grand jeu RTL de l'été. Et retour du meilleur des grosses têtes, ce sont les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier sur RTL. Les meilleurs moments, retour en février 2018. Aux côtés de Laurent ce jour-là, il y avait entre autres Florian Gazon, Vincent Serrouti, Bernard Mabi ou encore Valérie Mérès. Parce qu'évidemment, je me suis dit, tiens, on va regarder qui est au Panthéon. Euh, alors, il y a trois femmes hein, au Panthéon, ouais. je ne vais pas vous interroger là-dessus, ça ce serait trop facile. Mais il y a un seul peintre, un seul peintre est inhumé au Panthéon. Lequel? Corot. Corot, non. Monet. Monet, non. non. Manet. Manet, non plus. Non. Un impressionniste. Un impressionniste, non. Est-ce qu'il est très connu? Pas vraiment. Et voilà. Ah, ah, oui, ah, C'est ah, ah. pour ça qu'il bisque. Ripollin Ripollin au Panthéon. Oui. Ah. Il sort de trois frères, il paraît au Panthéon. Il est français? Ah, il est français, plus que français. Bah est... oui, parce que sinon il voudrait pas de lui. Oui, Deux gars. Ça gars, non il est, il est au Panthéon pour fête de guerre, plus ah. que pour peinture Non, pour peinture. Pour ouais. peinture. Et après, il a été le peintre de, de Napoléon aussi. De à la, la Croix. David, David Alors, pas David, mais David. Alors, c'est ça qui est étonnant. David est un de ses élèves. Jonathan Sauf... Février <rire> Sauf qu'en fait, David est aujourd'hui plus connu que son maître, alors que c'était le maître de David. On quel est son grand tableau, sa grande toile La marchande à la toilette, la douce mélancolie, embarquement de Sainte-Marthe, dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icare. Ah oui, c'est connu. Ouais, bien. Il y en a dans les toilettes de Stibi. C'est gay, c'est gay, c'est gay. C'est <rire> pas facile. Il, pas Il a été nommé sénateur quand même par Napoléon Bonaparte en 1799, puis fait commandeur de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, et c'est Napoléon lui-même qui, à sa mort, l'a fait entrer au Panthéon. C'est le seul artiste peintre à reposer au Panthéon. Est-ce qu'il est, qu est connu par euh, uniquement son nom de famille ou on connaît le nom et le prénom Oh, Je peux vous donner peut-être son prénom. Allez, ah bah y, bah oui. Je vais être gentil, il s'appelle Joseph Marie. Il avait les cheveux longs. Oui, ah. mais il a les cheveux de ouais. régulièrement. <rire> il avait un compte Twitter Il est dans d'autres musées qu'au Louvre. Qui vous a dit qu'il était au Louvre Mais il est au Louvre. Au Louvre, ouais. vous pouvez aller voir Ermite endormi, Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icar, Jeune Grec. « Parents de fleurs, l'amour endormi » et « Les adieux d'Hector et Andromaque ». Voilà ce que vous pouvez aller voir au Louvre. Ah ouais, donc C'était un peintre mythologique hein, quand même. Il très ah euh... oui, c'est le ah néoclassicisme, on oui, appelle bien ça. Sûr, Son fils était peintre aussi. D'ailleurs, on a pris le nom du père. On disait « Un, le jeune vous voyez ». Ah. Il y a « Le vieux » et « Un, le ah. jeune ».« Émile ».« Émile le jeune », oui. Olivier, Olivier le, le jeune, le jeune. Oh. <rire> le jeune. Ah vous voyez, c'est pas facile, ah, hein, monsieur Sébastien. Non, non, non, non, non c'est eh, dur. C'est pas... super dur. C'est sans doute à lui cause lui. de votre venue aujourd'hui. Ah ouais que le niveau est monté beaucoup. Comme ah ouais. d'habitude, c'est « Comment, comment s'appelle la femme amiquée ?»« le mini non, mais <rire> Franchement, c'est plus facile. Que, non, mais vraiment, c'est ah, super, super dur. Un là. Nom que vous n'entendrez plus jamais non. dans votre vie. Ah si, c'est un mot euh, qu'on entend régulièrement. Alors, Je vais vous dire, parce que c'est un verbe aussi. C'est pas ah. vrai. Et oui. Ah, ça se finit en ER Non, ça se finit pas en ER. C'est un verbe conjugué. Gerbe. <rire> <rire> Gerber Non, c'est un mot, euh, comment on pourrait dire euh, Ambigu. C'est plutôt, euh, enfin écoutez, oui, on l'entend, quoi. Mais enfin, on, le, on le dit dans quelles circonstances oh, bah, Écoutez, il y a des moments où on l'entend, Valérie l'entend sûrement. Taille, taille enfin, Non, non. <rire> Valérie, elle le dit plutôt, vous voyez. Ah ouais. euh, prends-moi euh, prends Non, non Marie-Joseph, prends-moi. <rire> Marie-Joseph... Prends <rire> Marie-Joseph, gueule <rire> D'ailleurs c'est Joseph Marie hein et pas ah, mal, Joseph Joseph. Marie. Joseph pété Mais non non non je vous ai Dans dit c'est pas, pas un infinitif je vous ah oui, c'est plutôt conjugué quoi au passé un impératif Ah, ah toi Non, mais c'est bien, mais c'est pas ça. Dégage Dégage, non, ce serait plutôt l'inverse. Prends. Prends. Prends. Joseph-Marie, prends. Non, ça veut rien dire. Joseph-Marie, tu me plais Bah non, peut-être c'est... Bouffe. Bouffe. Entrez donc, s'il vous plaît. Joseph-Marie, viens. Joseph-Marie, viens. C'est 300 euros pour Monsieur Moret. Et il est pour Pantone, il Il faut vraiment rentrer à qui,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 Le Journal du Futur, Martial You. Enigme, numéro 2. 32 degrés. Ça, c'est la voix du professeur Ibernatus qui a dormi 731 jours en 2083. Le Journal du Futur. Plongez avec moi dans notre futur tous les jours à 8h30 et 19h15 sur RTL. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité. RTL Soir sera présenté par Vincent Parizeau. Il recevra David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale sur l'affaire Benalla et les auditions du jour. Pour le moment, suite et fin du, euh, des meilleurs moments des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question pour Hélène Dijoux, qui habite voisin le Bretonneux dans les Yvelines. Si vous allez à Nancy dans un jardin, un parc, même devrais-je dire, le parc Sainte-Marie, vous verrez le buste de Monsieur, Monsieur de la Châtaigneraie, un buste qui est là depuis d'ailleurs 1936. Lui, Monsieur de la Châtaigneraie, est mort en 1926 à Nancy. Mais sous quel nom connaît-on mieux? Monsieur de la Châtaigneraie, C'est un écrivain ah. Ce n'est pas un écrivain. Il faisait des meubles Des meubles, non. Quoi euh, oh. des meubles Parce qu'il y a toute l'école d'art déco à Nancy, donc euh, ça aurait pu être... Ah, euh, vous allez me faire tout, euh, tout Nancy, euh, tout non, office mais, non, de tourisme aurait, de non, Nancy Non, alors. mais <rire> il aurait pu être... Euh... Il aurait pu, Bernard. Il aurait plus, un personnage historique important <rire> Un personnage historique important, on peut pas dire ça, historique, non. C'est lié Est -ce à la vie culturelle Non, du tout. Est-ce qu'il a inventé quelque chose Alors ça, oui, on peut dire. Est-ce que son nom est devenu une marque Ah ça, oui. Vous pouvez à dire ça, oui. Est-ce qu'il a inventé la quiche lorraine Du tout. Moulinex Non. Lidl. Euh, Est-ce qu'il a inventé les sourcils de Strasbourg Non, <rire> c'est pas loin. C'est une marque euh... qui s'adresse aux femmes. Ah de toute façon, attention, il n'était pas né à Nancy. Hein, il est mort là-bas à Nancy, donc il a une petite statue euh, là-bas. Mais au départ, il était né à Troyes, pour tout Alors, vous dire. ça Et peut vous aider d'ailleurs. Est-ce qu'on est grandouille qu est... Non. Peut-on okay. encore acheter aujourd'hui des choses qui portent son nom euh, Acheté, pas tout à fait. Est-ce Mais se ça mange? se collectionne, alors euh, Ça se collectionne, non. Est-ce que ça ah, se mange bien. Non. Mais ça n'existe plus qu'il a inventé, on ne l'a plus. Si eu. Je vous ai dit que si, oui. C'est M. Coué, c'est M. Coué. C'est la oui. méthode Coué, ça va mieux. Excellent Bravo réponse de Bernard Mabille. oui... Bravo, Bravo Bernard <rire> Émile Coué s'appelait en fait Émile Coué de la châtaigne -Rey. Il est mort à Nancy en 1926. C'était un pharmacien, un petit pharmacien au départ, qui évidemment a développé sa méthode, ouais. la méthode Coué, qu'on appelle aussi l'autosuggestion, puisqu'il disait à ses clients « Vous verrez, avec ça, ça ira mieux. Vous allez voir, ça vous fera beaucoup de bien. » Et ce n'est qu'un début. Et il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'il disait ça à quelqu'un, c'est vrai que la personne allait mieux. Ce qu'on a appelé aussi parfois l'effet placebo. Et il a développé euh, sa fameuse méthode, la méthode Kwe. Après, c'est devenu un peu ridicule, parce que il disait que tous les jours, il fallait répéter à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir... Je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir. Essayez, Christine, bravo ah non. <rire> non. Elle, elle, elle a va peur plus, que ça marche Elle va de plus en plus mal Elle, ah oui, elle, a peur que ça elle, elle fait la méthode con, ça marche pas Je suis bah, de, de plus en plus belle, essaye <rire> Je suis de plus en plus mince, essaye Et au départ, il avait une pharmacie à Troyes, et puis ensuite, il est allé s'établir à Nancy, où il est mort, et c'est pour ça qu'il y a une statue dans un jardin à Nancy. Et c'est vrai qu'on doit normalement, on devrait l'appeler... Émile Coué de la Châtaigneraie, et si oh, ouais. euh, cette question euh, m'est venue, tout simplement c'est parce que dans le Figaro, on a comparé le président Hollande à Monsieur Coué, et sa ah, méthode m'étonne ouais. quand il a dit que la France allait mieux. Il y a va, même ouais. une tribune signée Paul-Henri Dulimbert qui s'appelle le président François de la Châtaigneraie, ouais. ah, <rire> et, ah, sauf oui, qu'avec lui on oui. est marron. <rire> Est-ce qu'on ne va pas mieux à partir du moment où on ne va pas plus mal <rire> ouais. Oula, vous avez, vous avez euh, deux heures. Euh, euh, euh, ça fait, euh, euh, là, vous a, là, ça là, pourrait être me... mieux que si c'était pire. Je me permets de vous arrêter tous parce que c'est profond ah. qu -ce qu'est-ce dit. Vous pratiquez l'autosuggestion, Pierre Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Est-ce que l'autofellation il n'y aurait plus <rire> <rire> Pourtant, avec le temps, il se courbe <rire> <rire> oui. c'est à dire plus ça va plus le doigt est courbé mais moins la derrière. c'est vrai que ça s'éloigne c'est comme deux aimants <rire> Oh. C'est con Je suis désolé, c'est sorti de ah, tout. Pierre, je suis désolé, vraiment. Alors, pardon, non, non, non, Pierre. Pardon. trop tard, c'est trop tard. trop tard, maintenant, ou elle' fait pleurer, ça va <rire> Toujours est-il que M. Coué, Emile, hein, il s'appelait Emile, Emile oui. Coué de la Châtaigneraie euh, est mort quand même d'une pneumonie, vous voyez on a, Comme quoi, ça marche pas pour tout le monde. Ça je, vais, ah, ben, je vais... <rire> on finit bien par mourir, au Il bout de a la eu mort. beau dire, j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie... <rires> Il l'a eu, voilà. En tout cas, c'était un des pionniers de ce qu'on appelle la psychologie analytique. Pierre ça Lé marche totalement en plus. C'est vrai Mais Oui, c est, c est, parce qu'il y a énormément genre. de maladies psychosomatiques euh, dont les gens souffrent. Et quand, comme elles sont psychosomatiques, tu peux les dépsychosomatiques. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires qui font dans l'autosuggestion. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas... Ça, ils le font bien. Non, elle mais est toi, pas chère, elle toi, pas chère, elle pas chère. C'est pas le de T'as la plus belle auto du monde toi Ah oui L'auto-satisfaction toi <rire> <rire> Et... Cassé. Et il s'y connaît <rire> C'est lui qui me l'a vendu d'occasion <rire> <rire> <rire> <rire> RTL. Première Radio de France. RTL. Excellente soirée à l'écoute d'RTL, il est 18h.